Monte pote le gros qui vise, qui boit du champagne au bord d'une piscine vie. Avec la housse et des poufs, badigeonnés dans Tyride, c'est gros thème, thème, thème. de précepte de monarque chez Stéphane Bern, façon madame de Fontenay, mon maquillage. Des lâche ta pouffe, ton Davidoff, ta coupe de crément mets tout sur off, et claque des doigts tout en chantant. L'esvic, c'est chic, mais t'as intérêt à comprendre. L'esvic, c'est chic, que pour rentrer là-dedans, faut une carte de monde Tu sais que c'est chic, mais t'as intérêt à comprendre que pour rentrer là-dedans, faut une carte de manque. Tu sais, la le L'ambiance est électrique, les vins c'est chic, on va réveiller le rock, les vins c'est chaud, tout le monde est ivre mou, les vins c'est chaud, les vins c'est Les en plastique Les faux c'est en plastique Les faux blé oh oh Les oh oh oh Les faux c'est chic. plastique Les faux Les Vous êtes toujours sur leur 107.0, vous êtes avec nous, vous êtes sur la big antenne. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. bang, bang. Eh oui, ladies and gentlemen, on vient juste de vous laisser à l'instant, effectivement, avec euh, donc euh, deux morceaux euh, d'un de, groupe qu'on affectionne particulièrement, à savoir nos, nos bien-aimés Zwinkels. Euh, pour information, pour vous donner un peu la température, la référence, Zwinkels, euh, lorsqu'ils ont monté leur groupe, c'était en référence à une marque de bière peu chère qui trouvait euh, au rayon Discount. Euh, de chez eux, euh, le Zwinkels, donc comme euh, certains auraient pu boire de la perle en On pense à Jérém qui on est pense, pas là. On pense à notre ami euh, Levaux qui d'habitude est. Ouais, bah, il, il est en, en cure <rire> Il est en cure en Bretagne. donc euh, effectivement... Il y a la caisse avec nous. Voilà, en principe, il y a la caisse de, de Perle-Hambourg. Peut-être vous... qu'un jour, on aura un groupe qui s'appellera Perle-Hambourg ah, et que ça marchera bah, autant que beau. le Zwinkels perle Franchement, c'est tout le bien qu'on peut se souhaiter, entre guillemets. Ah, Benoît en train de se pignoler. Ben, pignole sous la table ou je. Non, oh, il fait bien euh, ce qu'il veut. Oh, oh, chacun fait ce qu'il veut. De toute, façon, les, les, les de toute façon, il est adulte. <rire> de toute okay. façon, il est adulte. Et euh, la rigueur, il n'y a que des auditeurs et pas de téléspectateurs. Heureusement. Et pas de téléspectateurs. Donc, on vous a laissé effectivement avec un morceau euh, de Zwinkels euh, Ça recommence. Euh, et, euh, mais à coup de pas, autant pour moi, j'ai fait une erreur. Première de la soirée. Mais oh. vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Ce n'était pas euh, Serial Killer comme on voulait vous passer. Mais c'était, entre guillemets, une reprise ou un cover d'un morceau des années 80. Alors, j'ai oublié l'interprète de ce morceau, euh, le morceau s'appelle le fric c'est chic à la base et euh, bah, à, la, à la sauce Zinkels, bah ça donne simplement que le svink c'est chic, hein. vous l'aurez bien compris vous l'aurez bien compris donc c'est toujours un plaisir de retrouver notre du du rap français Aux commandes pour nous asséner de, belles, de beaux morceaux dans les oreilles, en tout cas, c'est agréable. Bien. Et euh, a priori, je crois qu'il parlait de, de remonter sur scène, a priori, euh, les Winkles, euh, d'après ce que j'avais ah. lu, les informations. Moi, je sais pas, pas entendu C'est, ça serait vraiment formidable, en tout oui. cas, formidable. Et à la rigueur, il serait mieux, Gérard Best, il serait mieux sur scène que, euh, que sur Game One. Hein, même s'il n'y a plus depuis quelques années non plus, je crois. Mais ça en tout rêverait cas, un peu les puristes. Hein. Ça rêverait les puristes, ça rêverait les puristes. On pourrait éventuellement envisager de faire une pétition pour le retour de Zwinkels sur les planchers. Les, les <rire> planchers. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais euh, en tout cas, voilà, messieurs, dames, on, a, on vous a laissé. On est là aussi, nous on affectionne la langue de Molière, n'est-ce pas on, on cherche Candamax, hein, on Merci. affectionne la langue de Molière. Et euh, donc on va rester dans la langue de Molière Et euh, Langue de Molière euh, qu'on associera ce soir avec période estivale. Qu'est-ce qu'on fait en été quand il fait beau, lorsqu'il fait chaud Mais qu'est-ce qu'on fait On boit une bière. On boit une bière. Ben là, mmh. euh, voilà, on a eu l'occasion d'en parler avec les Winkles. À peu près 84 de leurs textes parlent de boissons. Donc euh, à la rigueur. Bon, voilà, on a fait le tour de la question pour le moment. Peut-être qu'on y reviendra par la suite dans l'émission, mais on va retourner. Vous allez dire, on ne se renouvelle pas chez nous à la big antenne, mais à la rigueur, bah, si vous n'êtes pas content, vous changez de radio et puis vous écoutez Skybrel éventuellement. Sky C'est pas ce qu'on dit Non, allez, on a eu déjà, déjà eu des problèmes, donc on va faire en sorte de faire fonctionner un peu nos ciseaux d'anastasie, de euh, faire un peu d'autocensure, de ne pas dire trop de conneries à la minute quand même. Et puis là, on est là pour quelques, quelques temps. Donc euh, voilà, on va en garder un peu sous le coude, comme dirait l'autre. On va en garder sous le coude. Donc, euh. Ben, Ben, là, donc toi, tu, tu es un ferry là en ce moment, effectivement, euh, à préparer. Euh... Ah, attends, attendez, non, parce que Ben, je vois bien que tu n'es pas attentif. Alors, j'ai le jingle qu'il te faut. Ah. J'ai le jingle qu'il te faut, Ben, parce que a priori, euh... de toute façon, les jeunes, c'est ça. Hein, de toute façon, vous l'aurez compris, messieurs dames. Donc, Ben. Parlons sérieusement. Ben, s'il te plaît. Parlons sérieusement. Bon. D'accord. Parlons sérieusement. sérieusement. Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Alors. Bon cher Ben, donc euh, toi euh, tu es entre guillemets un ambassadeur des couleurs dans nos villes, on peut dire ça comme ça, on peut dire ça, comme ça. si on a envie de faire un peu de la poésie, n'est-ce pas Un ambassadeur des couleurs, Ben donc toi tu as pour habitude effectivement, paraît-il, d'oeuvrer à recouvrir les murs de nos villes. Ouais, plus, de... plus ou moins, plus ou moins. Alors euh, recouvrir, à, de... à colorer. On y met de la couleur. On y met on de... de la couleur. On y met de la pas couleur. Pas forcément sur donc, les murs. Tout on... ce qu'on peut trouver, on y met de la couleur. On, ou, on, euh... peut, dire que, on peut dire que, donc voilà, euh, n'ayant pas peur des mots, donc t'es un artiste entre guillemets, un artiste graffeur. Ouais. Tu te définirais comme ça déjà oh, Graffeur tout seul, c'est bien. Oui, artiste, c'est un peu pompeux. Ouais, c'est un peu pompeux, on est d'accord. On ne parle, simplement... parle, parle pas de street art, on parle de vrai graffiti. Ah, ah voilà, là, là, là déjà, ça, mien, ça commence à mettre déjà. les pieds dans le plat. Il est 9h20, ça commence <rire> déjà à mettre les pieds dans le plat. Ça annonce une bonne session, tout ça. Donc, effectivement, on n'est pas là pour parler de street art. Ah non, on va pas monter Mais... des toiles en galerie après. Non, on est d'accord, on est d'accord. Euh, <rire> bien évidemment. Bien évidemment. Donc, euh, on est pas tous euh... ces putes toi... <rire> <rire> qui veulent se faire des études. Non, non. Alors, euh... Euh, ouais, effectivement, là, euh, je, je, je fais une petite aparté. Quand on utilise le, le mot pute, ça n'a rien, euh, ça n'a rien. Pour, on le, on le répète pour nos auditeurs et auditrices, ça n'a rien de misogyne, de sexiste ou quoi, ou quoi que ce soit. C'est une expression comme une autre, une expression consacrée par l'empereur en personne. L'empereur euh, Al Capote, euh, l'Églo Royal, royal <rire> de Carthage. Euh, voilà, Al Capote qu'on a eu l'occasion ah, de présenter, qu'on qu ne présente plus. Hein, le, le dernier défenseur de la langue française. C est, c est C'est petit clin à chaque fois voilà, c'est ah, notre maître à tous et c'est toujours à chaque fois un, un, un, un renouvellement quand il revient notre ami Al Capote euh, donc en tout cas voilà si on utilise des termes qui sont pas spécialement flatteurs à l'oreille, ça n'a ouais. en tout cas aucune connotation ou aucune portée pas, fait sexiste pas, non, non. ou misogyne ou quoi que ce soit que de l'amour, qu'on soit d'accord salope, grave Non enfin non, ouais, ouais, je j'ai bien essayé de rattraper les, les plâtres les gars mais au bout d'un moment euh, non non non on va finir par se retrouver avec une bouteille d'acide dans la fenêtre on aura tout compris quoi Donc, euh, non faut, faut y aller à, à crescendo les gars, crescendo quand même, euh, gardons comme une mesure. Donc euh, Ben, comment t'en es arrivé toi à découvrir cette, euh, cette, culture, euh, cette culture grave, cette culture tag un peu. Euh... Bah, en fait euh, ça m'est venu tout naturellement du genre euh, quand j'étais petit j'habitais pas dans une grosse ville, enfin. On n'habite pas dans une grosse ville non plus, mais suffisamment grande, entre guillemets, euh, pour voir déjà deux, trois petits trucs sur les murs. Non, j'habitais vraiment dans T'sais, un, dans un petit... En même temps, petit... si c'est toi qui les as fait tous... Euh... <rire> non, non, c'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, bien sûr, non. Et euh, non, non, et tout simplement, euh, en allant dans une ville plus grande, une ville voisine, à une demi-heure de chez moi, euh, je voyais des graves sous les ponts, ça me donnait envie. La, ville, la grande ville, là, je voyais plein de belles choses aussi, Genre, je rentrais chez moi, je refaisais des les lettres que je voyais et tout, et puis bah, tout naturellement, au bout d'un moment, euh, bah, moi j'ai fait mes propres mots, j'ai écrit mon prénom, j'ai écrit des prénoms des potes, des petits blazes et puis voilà, au fur et à mesure du temps... On... Petit à petit... Ouais, euh, c'est euh, ça, ouais. c'est ça, on est sur papier, puis au bout d'un moment, on se dit « vas-y, je me bouge le cul, et oui. pourquoi pas sur un mur ?» Voilà, le papier ça brûle, le, le mur plus difficilement, effectivement. Non, non, mais il faut, il faut, j'insiste, il faut euh, s'entraîner sur papier, hein, très important. Hein. Ah, alors, ah ouais, ouais, co conseil important. aux jeunes générations, alors qui... Euh, bon, vous avez le temps avant de prendre le flambeau, mais euh, conseil aux jeunes générations, à celui qui voudrait se lancer, euh, ça serait de centrer de un peu sur le papier, ouais, quand un même. Un peu beaucoup, même, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, effectivement. Se ça vient tout seul. Ça Nul ne, tout seul. ne sert de courir, il faut partir à point. Effectivement, bon. effectivement. Ah, Toute la sera. sagesse populaire. Et euh, donc... Euh, Effectivement, donc c'est cette culture, euh, culture euh, graphe, euh, tag. Comment euh, déjà pour le grand public, les auditeurs qui nous écoutent, ou en tout cas qui font semblant de nous écouter, euh, comment est-ce que tu pourrais définir un peu euh, la différence, euh, en quelques mots, entre graphe et tag la, la différence, bah déjà, déjà graphe, ça vient du mot graffiti. Donc, le graffiti en général c'est tout, ce tout ce qui est un, une inscription, euh, tout ce qui est une inscription, ça peut être une gravure, ça peut être... Euh, une fresque <rire> sur un mur, ça peut être juste un tag au marqueur, enfin, voilà. Euh, après, la différence entre un graphe et un tag, vraiment, le graphe, c'est... Le graphe, c'est la belle pièce que tu vas faire sur un mur. Euh, tu vas mettre deux, trois couleurs et tout. Alors que quand on parle de tag, on parle vraiment juste le mec qui a laissé sa signature. Euh, ah ouais, donc c'est soit... les, les petits cons qui vont salir. Euh, les... C'est ça, ah, en fait. il euh, y a des grands, ouais, a des grands des... cons aussi. Ouais, voilà, non, non, mais voilà, le tag, c'est vraiment le, la signature à euh, au marqueur, à la bombe. Voilà. Quand on parle de graphe, on parle plus d'une vraie pièce. Ouais. Alors, la, la, signature, la signature, justement, c'est est intéressant. Est-ce que, est -ce que tu ne vois pas comme une, une dimension un peu entre guillemets, euh, tribal et trivial dans le graphe, dans le sens où euh, c'est en quelque sorte comme marquer son territoire ah. Est-ce que tu vois cette notion Est-ce que toi, ah. tu, tu te reconnais dans cette définition bah, que c'est un peu marquer euh, son territoire Moi, pas territoire. forcément. Euh, forcément. Euh, J'aime bien, euh, bien, dès que je bouge un peu ailleurs, euh, c'est pas une histoire de marquer son territoire, mais plus une histoire de dire que je suis passé par là. Si je bouge dans une autre ville ou pas, je vais faire 2-3 tags, je vais ouais. coller 2-3 stickers, ce sera plus, ce sera pas dans l'esprit, euh, je vais marquer mon territoire, je viens, voilà les gars, vous me connaissez, c'est bien, vous me connaissez pas, en tout cas il y a un nouveau tag dans la rue, je suis passé par là et... Yes, yes, donc voilà une belle va. démarche, donc t'es quand même d'accord du coup quand même pour dire qu'il y a quand même une certaine part entre guillemets d'ego-trip de, un peu... Euh, ouais, carrément, assez, carrément, euh, ouais, de, ouais. De voir ton blaze inscrit sur les murs, ça, euh, ton nom... Faut, ouais, ouais ton ton blaze inscrit euh, okay. et peut-être euh, du coup bah, à la recherche d'endroits de, euh, pour, euh, pour poser un peu novateur qui sortent un peu du cadre habituel ah, après y a du, du... Ça, dé... ça dépend les mecs ça dépend les démarches moi perso je suis pas dans une démarche enfin je suis plus dans une démarche où je que... vais inscrire mon nom partout euh, à répétition euh, en mode startine partout partout partout partout j'aime bien une... ma période mais plus maintenant du moins j'essaye quoi l'alcool c'est pas bien des fois Mais... Euh... Ah, voilà, on le rappelle aux jeunes auditeurs. Non, non, l'alcool c'est pas bien, ça fait faire des conneries, mais voilà. Des Nul. coups de folie, folie <rire> surtout, pas bien. <rire> non, mais sinon... Euh... <rire> c'est plus ce que je dis ça. <rire> non, pardon, c'est Drex qui réagit ouais, de façon ouais. un peu débrouillée. je me suis, suis fait déconcentrer euh, dans, dans ce que je racontais. <rire> Faut ah, être la tisane, gros. Ah oui, oui, oui. Euh, euh, donc effectivement, euh, tu, tu retrouves quand même cette dimension, euh, voilà, ego trip. Euh, je suis passé oui, voilà, par là. Oui. I was here, quoi. I was here, comme diraient nos amis anglophones, effectivement. Effectivement. Euh, comment dire tu euh, euh, Tu parlais de stickers tout à l'heure. Tu peux expliquer euh, vite fait en deux trois mots euh... Ouais, le. Bah, ça fait quelque temps. Euh, ça fait quelque temps, même. Euh, ouais, quasiment deux ans, plutôt. Ouais que que je suis parti plus dans une... Du coup, vous voyez, c'est ça que je disais tout à l'heure. Avant, j'étais plus dans une démarche de, de marquer vraiment le plus possible à répétition partout, partout, partout, juste pour être le plus visible, alors que maintenant, c'est plus mon but, plus spécialement, Le but c'est plus, du coup j'ai trouvé le sticker, j'en avais déjà fait avant mais juste des petites signatures par-ci par-là que je collais, enfin voilà. Pour ceux qui sont allergiques au terme anglophone, sticker c'est autocollant, Autocollant, voilà dans l'idée. Mais bon, On est un revirement, donc tu causes français s'il te plaît. des autocollants, des autocollants, des décalcomanies, voilà, des autocollants. Du coup, voilà, j'ai changé mon angle de vue au niveau du graphe et j'ai préféré privilégier de faire quelque chose de beau, Euh, plutôt que quelque chose de rapide et à répétition, quitte à en faire moins quelque chose de plus, plus la qualité que la quantité, voilà donc du coup je préfère en, entre guillemets faire euh, un petit dessin tranquille sur un sticker, ce qui t'a passé une demi-heure, 45 minutes dessus, enfin ça arrive souvent, et voilà on réfléchit à l'endroit où on le met, on trouve une belle photo logiquement on peut coller ça en pleine journée les gens font pas trop chier, ça dépend où on est après hein, mais, mmh. euh, mais voilà enfin voilà, ouais Après, le mec, va passer devant, il va se dire, ah tiens, euh, entre guillemets, il s'est fait chier sur son truc, quoi, c'est sympa, plutôt que le mec, oh bah putain, je suis allé euh, dans telle ville, Pouah, lui, il Pas était partout, partout. il euh... était partout, ouais, c'est ça, non, je pars, euh, quitte à en mettre un peu moins, quitte à faire quelque chose de plus beau. Voilà, donc, une et autre démarche, quoi. Voilà, ouais. et j'ai trouvé le moyen, du coup, avec le sticker, plutôt que de, enfin... Que de peindre directement sur les murs, ça arrive encore. Hein, je dis pas, hein, mais non, non, bien sûr, hein, bien sûr. Hein, mais euh, voilà, j'ai préféré l'autocollant, euh, gros coup de coeur d'autocollant de, les deux dernières années. D'accord, et, et euh, du coup, alors co comment tu as un peu découvert cette, euh, cette culture de, de l'autocollant Parce que euh, voilà, on avait le moi pour, pour ma part, ça je, avant avant ouais. que tu m'en parles, effectivement, moi, j'étais totalement étrange à ça. Euh, il y a l'air ouais. quand même d'avoir une, une, entre guillemets, une grosse communauté, donc, euh, communauté un après, engouement. Euh, et sur euh... un certain réseau, euh, on ne citera pas le nom, euh, mais ouais, au final, il euh, y, a, y a pas mal de types qui font des stickers et tout. Et entre guillemets, à travers ce réseau-là, on nous compose des photos et tout, on voit ce que les mecs, ils font. Et du coup, on en vient à s'échanger des messages on s'échange les adresses postales, on s'envoie une enveloppe d'autocollant chacun, et en gros, le mec va te coller dans sa ville, donc euh, peut-être en Russie, à l'autre bout du monde, à... au Japon, à n'importe où, et toi, du coup, tu vas le coller en France, alors que tu ne peut mettras peut-être jamais de ta vie les pieds dans ce pays-là, mais il y a des stickers à toi qui sont là-bas. Tu as ton qui est collé, Voilà, c'est lourd Oui, ah, ouais, ouais, le, le principe est sympa, est, et au final, très, très on s'en rend lourd, pas ouais. compte, mais, euh, mais à travers le réseau-là, il y a pas mal de types qui font ça, et du coup... Euh, ouais moi je suis arrivé entre guillemets au bon moment quoi c'était pas trop trop ouf et là les deux dernières années c'est vrai qu'il y, y a plein de mecs entre guillemets qui s'y mettent enfin Et donc tu, tu dirais que c'est un peu une, entre guillemets, une, une, on peut, on, je sais pas si on peut dire ça, une scène, mais en tout cas une mouvance, un, un mouvement, quoi, ouais, euh, qui, qui est en pleine expansion, toi, tu non, dirais Non, non, un, non, non du tout, du euh, tout, du tout. Non, non, juste le principe euh, sur ce réseau-là qu'en ce moment, c'est euh, ouais, pas mal, quoi. quoi. C'est euh, oh. ce réseau-là qui, voilà, qui a peut-être permis ça. de mettre ça en lumière, mais ouais, tu veux dire que c'est des trucs, en fait, qui se font depuis, euh, depuis sticker, des années, quoi. Le sticker, ça a toujours été là. Moi, je te dis, quand... Il y a ouais, peut-être euh, 7-8 ans, euh, quand j'étais dans ma période où je tartinais vraiment partout, partout, je bougeais surtout dans une autre ville, euh, plus euh, vers le Luxembourg. Et du coup, je te dis, c'était vraiment le moyen de mettre son nom partout le plus possible, alors que ce soit autant à la bombe, autant faire du rouleau de peinture euh, au-dessus des autres graves sous les ponts, vraiment partout. et Du coup, quitte à dire partout, quitte à essayer d'autres trucs... Donc, euh Le stickers, euh, voilà, j'étais dans ma période bien vandale aussi, donc il euh, y avait un petit, euh, un petit magasin euh, de fournitures scolaires, ils avaient des petites étiquettes en papier, je foutais souvent, je mettais 2-3 paquets dans le sac, et hop, les cours de maths, je les signais toutes, et en sortant du bus après les cours, je tartinais tout ça dans la ville. Ouais, J'avais ouais. déjà fait du stickers à ma sauce, mais tu vois, du coup, c'est pas du tout... le. C'était pas dans facette. la même démarche, quoi, Non, du non, c'était ouais. vraiment en tartine. Euh, J'écrivais ouais, ouais, ouais. mon blaze, mon blaze, mon crew, mon crew, mon crew, je sortais, j'en foutais 15 dans la même rue, et bim Tu c'était vraiment le but, c'était visibilité partout, regarder, quoi. Oui, oui, oui. Alors que là, là, t'es plus dans une recherche Artis esthétique, tu ouais, dirais. Ouais. Je dirais pas, peut-être pas artistique, artistique, mais voilà, je préfère, je préfère faire une belle pièce que... Le... Même un mec qui s'y intéresse pas ou quoi, il croise ça dans la rue, il se dit, tiens, putain... Euh, il s'est fait brof, chier, lui, il y a de la euh... couleur, euh, ah, il, il y a embêté, pas mal de détails, euh, il n'y a pas un petit trait tout simple, ou... Non, non, on voit qu'il y a eu... Voilà, même euh, un petit jeune de 15 ans qui va sortir du lycée, euh, qui kiffe bien l'art plastique ou... Tu vois, n'importe quoi, quoi, n'importe quoi. Ça le peut but, donner envie aussi. Ouais, ça peut donner envie, ça peut donner envie. Okay. Après, voilà, le but... Euh, après, euh, c'est ça le petit problème. Euh, <rire> le truc qu'on pourrait considérer... Enfin, on considère plus le Stickers comme du street art que, de, que, que du graffiti. C'est ça le côté que j'aime pas... Hein. Ouais, dans, que... dans le sens où on essaye un peu ouais. euh, où il y a des stickers peut-être j'imagine de certains entre guillemets artistes ouais, qui, ça, qui doivent se ça. vendre les, le cul en l'air euh... tout comme le graffiti tout comme, tout, comme partout, quoi, tout comme partout il y a des mecs qui font des graphes euh, qui ont fait des graphes il y a 40 ans maintenant ils sont multimilliardaires multimilliardaires parce qu'ils ont fait ce graphe là ils ont cartonné tout dans les années machin et maintenant entre guillemets c'est des légendes c'est un, ouais. un peu comme les prods au final un peu comme les prods Ça enfin les, les instrumentales. Les ouais, ouais, les ouais, bien sûr, bien sûr. ouais les vieilles instrus, les trucs qui reviennent comme ça. Tu vois genre les beatmakers font... ouais, ils, font des trucs, euh, ai, ils, ils te des trucs, enfin t'en as ils revendent ça je sais pas, une fortune putain genre. Un peu comme ça, ouais c'est un peu comme ça alors que tu as des mecs ouais, qui on... font des tueries et ils te les vendent 30 ans. exactement, ou ils te les vendent pas, ils les mettent sur euh, Youtube voilà l'exemple ouais. ouais. euh, classique ça serait de citer euh, l'exemple de Banksky, euh, le fameux entre guillemets street artist euh, donc euh, londonien hein, ça je ouais, continue, euh, je en tout cas, en cas il est anglais L'artiste. Exactement. Euh, ah, ouais, ah, voilà. Euh, donc l'artiste anglais, le street artiste anglais, qui lui, euh, il a œuvré effectivement, il a eu l'occasion de, de faire des pièces dans la rue, dans bon, toutes après, les villes du monde. C'est pas lui qui touche les. Oui, oui, voilà. Non, non, non mais j'ai pas, pas fini. Et euh, lui, aujourd'hui, voilà, qui dans sa démarche initiale avait pour vocation à, voilà, à faire des œuvres qui dénonçaient, à faire des œuvres euh, qui étaient clairement en, en, en, engagées. Et euh, voilà, ces œuvres aujourd'hui qui ont été récupérées commercialement et, Dont on peut parler, par exemple, euh, certaines parties de, de, de fresques de Banksy qui ont été graphées, bah, qui se retrouvent effectivement mises aux enchères après. Exactement, euh, exactement. Euh, voilà, on vous vend des, pots de, des, des, des pans de murs entiers euh, avec la signature de Banksy pour, euh, mmh, pour mettre ouais, ça, non, dans, ça, ça dans le, dans, dans le salon euh, d'un collectionneur d'art. Il a fait une très belle œuvre il n'y a pas si longtemps que ça, exacte, un tableau qui a été en exactement en ce que j'allais parler. Ouais. Ouais, ouais. Il ah. a mis un tableau aux enchères dans une grande salle. Ah. En autodestruction. Euh. Et en gros, dès que l'enchère a été tapée, genre euh, vendu, euh, ah. le... il a dû actionner un bouton. Je sais pas quoi. Hein, il avait foutu des lames de rasoir sous le tableau, et sous le, tableau le cadre du tableau. Ouais, ouais, et ouais. La toile, en gros, est descendue et s'est fait couper par les lames de rasoir. Un enfin, ouais, voilà. c'est ça. Il a enfin mis un comme une machine à papier, papier en dessous. Au moment même, où euh, l'œuvre a, a été vendue, elle est tombée, elle s'est déchirée ah, ça ah, à la Enfin, Ça s'est arrêté à la moitié, et l'œuvre du coup vaut encore deux fois plus maintenant. C'est incroyable. Ouais. Est-ce euh, que, est est -ce ouais. que, est -ce que, à ton avis, ça, il avait calculé ça comme ça Est-ce qu'il pensait que ça, ça, ça augmenterait oui. la, bah, la. Pour la cote, lui, il s'en fout, c'est pas lui qui touchera l'argent. Oui, je... quoi qu'il arrive. Euh... Quand Mais c'était au moins pour le quoi. signe de dire que je peux autodétruire mes œuvres quand je veux. Ouais. C'est plus dans le, que, genre, plus le, genre, le genre, genre là. Il savait que ça ferait euh, le buzz quand même, je pense. Oui, oui, oui, oui. Ah bah évidemment. Euh, évidemment. Bah, il aime bien faire le buzz aussi. Enfin, oui. C'est euh... des, des artistes, euh, ouais. des artistes effectivement, qui, qui savent jouer avec le, la communication, avec les réseaux. Et donc, euh, justement, Ben, euh, en parlant de réseaux... alors. Euh, Que, comment tu penses que. Est-ce que tu penses que donc, le fait aujourd'hui de pouvoir utiliser des réseaux sociaux de, du type euh, Instagram, euh, Instagram, euh, Twitter ou autre. Euh, Facebook et compagnie. Voilà. franchement... toi ouais. c'est plutôt. Dans, dans le milieu qui nous intéresse, là, plus dans le milieu graph, ça serait quand même plus euh, entre guillemets Instagram. On est d'accord, non Ouais, ouais, ouais. Oui, je, ouais, on... je vais pas balancer ton blase. Hein, non, non, bien sûr, mais ouais. tu veux dire faire, Je c'est Instagram. Euh... Oui, oui, okay, bah, voilà, en vrai, parlant ouais. de... Mais enfin, la, la, euh, on va exposer ses œuvres, entre guillemets, plus sur. Enfin, sur, ses œuvres, c'est ce son, son taf, entre ces guillemets. Tags. plus euh, Plus vrai. sur Instagram. Euh, et euh, ça a permis, tu dirais, effectivement, de, à une communauté de se rassembler. Enfin, toi, par exemple, ah. sans Internet, est-ce que est tu ça. penses que tu aurais un jour réussi à, à, à, à faire poser tes stickers au Japon ou en voilà, Russie C'est ça. Euh... Je me contredis, là c'est con pour le coup, mais je me contredis, mais je suis contre euh, le fait d'afficher euh, ces graphes, ces stickers, ces machins et tout sur les réseaux. Non mais c'est ça qui est très contradictoire, mais le truc qui m'a vraiment poussé à le faire, j'avais un pote, un très bon pote qui, fait ça de, fin, qui faisait ça depuis 4-5 ans et je le voyais qui faisait des échanges d'enveloppes et tout, et ça, ça me plaisait, ça, ça me plaisait. Et du coup, euh, l'envie d'échanger euh, plus fort, euh, L'envie d'échanger avec des mecs partout dans le monde a été plus forte du coup que le fait que je me dise, bah, pff, fais pas un réseau, euh, fais, pas un, fais pas un compte, quoi, tu vas te faire péter plus facilement. Ou... Ouais, mais après, c'est grâce au réseau que tu as mais connu euh, des mecs à exactement. qui on voyait, justement. Fin... Exactement, exactement. Et voilà, ouais, c'est ça. ça, ça a été plus fort. Le réseau, euh, la communauté, entre guillemets, te pousse à continuer. Oui, bien sûr. Ouais, à ouais. Continuer. Même si, voilà, je suis, entre guillemets, pas tranquille euh, quand je sais que j'ai des trucs euh, à moi qui traînent sur Internet ou pas. Euh, <coughs> Non mais c'est vrai, t'es jamais trop <rire> tranquille, t'es jamais trop tranquille quoi. Mais bon. J'imagine bien, j'imagine bien que euh, oui, ça, ça doit être. Ouais, comme voilà, c'est ça, c'est un risque à prendre, mais ça en vaut la peine, ça en vaut la ça, peine. Ça, ça en vaut que la que peine, je, ouais. Je fais des entre guillemets, je fais des belles connaissances. C'est con, mais j'ai bien amélioré mon anglais. Ah, bah ça c'est. <rire> je parler tous les jours avec des mecs. Euh, bah la langue universelle entre guillemets, c'est en anglais. C'est sympa. Je sais que je suis bien tartiné euh, aux Amériques. Je suis pas mal dans les Amériques. Je suis pas mal. Je... Aux Amériques. Aux Amériques, pardon. Tu vois, Maître Molière. Que, parce que t'as le cœur indien, c'est pour oh, ça. C'est exactly. parce que t'as <rire> le cœur indien, c'est normal ça. C'est normal. Soul. Non, non, en Australie aussi, euh, je suis pas mal collé. Euh, en, Australie, que, ouais. en Australie, oui. En Australie, j'ai des bons Australiens qui collent bien, euh, bien là-bas. Euh, puis tu vois, si tu vois que le mec, euh, quand tu lui envoies une enveloppe, euh, il te colle les trois quarts des stickers que tu lui as envoyés, euh, de tous les petits machins comme ça, ben, tu, forcément tu lui en renverras une deuxième, une troisième. Et puis, je ne sais pas, moi je ne compte pas m'arrêter. Euh, Rien que le principe de l'échange, c'est sympa, quoi, c'est sympa. Ah bah oui, évidemment, oui, évidemment. Et, euh, oui, oui, non, mais c'est... Je pense que tu, ré, tu, résumes bien les, tu résumes bien la chose, effectivement, tu résumes... On ne peut mieux la chose, pour dire que, voilà, Internet, ça a permis de vous structurer et d'échanger aussi, mais il faut quand même que ça reste... Ça reste quand même... Est-ce que tu es d'accord que ça doit rester quelque chose de pirate, de vandale Ça doit le rester, ça doit ça, le rester. Ça doit le rester. pas, le but c'est pas de finir pour euh, vendre des toiles, euh, finir en galerie ou je sais pas quoi. Le but c'est de Tu traînes avec ta communauté de graffeurs, tu fais des graffitis, tu poses des stickers après voilà, le soir chez toi. Moi je sais que j'adore dessiner, je m'en lasserai jamais. depuis ah, tout petit de faire ça. Depuis tout petit je dessine, donc c'est pour ça, voilà, il y en a, euh, moi j'ai des potes qui font des, des, des stickers, entre guillemets, qui font vraiment que du stickers. Euh, ils vont faire que des tags, euh, du coup des tags, que des signatures, on est d'accord, que des signatures, des, des trucs qui, enfin ils vont passer euh, 10 secondes sur un sticker, ils vont peut-être en faire euh, 100 en soirée... Euh. 100, 2-3 heures, mais voilà, alors que moi au pire, bah, je vais en faire euh, 4-5, mais mmh. voilà, chacun sa démarche, <rire> <rire> chacun sa drague, démarche. mais voilà Chacun sa démarche, c'est sûr Chacun sa démarche, mais donc euh, donc, euh, effectivement euh, C'est une belle démarche, c'est une belle démarche. Et euh, quand tu parlais de, de TAC Vandal, euh, parce que c'est un peu un truc qui nous intéresse un petit peu <rire> aussi quand même, quand tu parlais de TAC Vandal, euh, toi, hey, tu peux le dire, hein, on balancera pas de blaze. C'est quoi non. Le, le, le meilleur endroit, enfin, en tout cas, l'endroit le plus loufoque ou lequel tu as eu l'occasion de faire un truc, de poser quelque chose L'endroit le, le plus loufoque enfin, Inattendu, inhabituel. Sans, euh... sans hésiter, c'était avec mon pote, euh, bah pareil, je vais pas citer le blaze du coup, parce que oui. euh, si tu connais l'un, tu connais l'autre, forcément. On était ensemble. Ouais. Pareil, c'était ma période où on était vendre à la fond, euh, je te dis, à ouais, 4-5 ans, 6 ans. Euh. C'était le toit d'une fac, mmh. le toit de la fac d'une grande ville, pareil, euh, de l'Est. Euh, je ne sais pas comment t'expliquer, le toit, il faisait tout... Ar... Il, faisait... il était plat sur le dessus et il descendait, il était énorme et ça faisait tout un arrondi. Il faisait tout ah un oui, arrondi... une espèce euh... de dôme, quoi. Voilà, ouais. c'est ça, comme un dôme, mais que sur un côté, que sur un côté. Et ouais, la voie ouais. express passait... Euh, Pas très loin, on voyait bien ce toit, euh, surtout, la partie mal, surtout sur l'arrondi. On avait tapé un mur de voie ferrée, on avait fait deux trains de marchandises, il nous restait des sprays, on était fin chaud, il était 3-4 heures du mat. On s'est dit. Il m'avait parlé de ce spot-là, j'ai dit vas-y, on s'en bat les couilles, on est chaud. J'étais mineur en plus à l'époque. Ah donc bah voilà, ouais, tu, tu risquais euh, rien, avec, tu, tu je risquais je rien. On ne pas encore, euh, on était très soft, très clean, mais voilà, c'était vraiment la folie et tout. Et bah. On s'est dit vas-y, on va taper le toit de la fac et tout. Et... On l'a fait, on a passé deux bonnes heures dessus, il à... fallait prendre les escaliers, les, les escaliers en rond de l'issue de secours, euh, escalader un quai grillage, passer sur un toit en escalader un deuxième, c'était un bon bordel, on s'était fait la courte échelle et tout, on avait bien galéré à monter mais une fois qu'on était en haut, euh, ouais. Ça vaut, le coup. Ça vaut le coup. Ça valait le coup. Ouais. Donc, il y a quand même une petite recherche d'adrénaline oh, aussi, quand on pète pas du pas mandal, mal. ouais. Après, c'était pas ma ville, donc moi, je connaissais pas le spot. Voilà, on est arrivé en bas, il m'a dit, on va faire là. Je dis, ah, ok, vas-y, je suis chaud. Lui, il avait regardé à peu près, il savait, en gros. Moi, je savais pas, c'était vraiment trop découverte, quoi. Adrénaline, plus ou moins, on venait, on venait bien de tartiner avant, donc... Euh, mm. C'était cool aussi, on était vraiment dans notre lancée. Et, et si je peux en conclure avec une petite anecdote sympa... Euh, J'avais une gonzesse euh, qui était dans, les, dans la villa, et on avait, été, euh, bon, on avait pris la voiture et tout, bref. Et on avait, donc moi qui connaissais pas les routes, les autoroutes de là-bas, on est passé en voiture, et je tourne la tête et... Ouais, putain, euh, je vois mon blaze sur ce toit, sur ce truc, je l'avais jamais revu en plein jour du coup, et c'était une très belle surprise, mais peut-être quoi, aller euh, un ou deux ans après, enfin c'était bien cool, était il, bien était cool. Là, quoi. il était toujours là il était toujours là il n'avait pas bougé les couleurs étaient encore belles c'était un rose et bleu avec des, des bulles <rire> dedans à l'intérieur je me rappelle bien il ouais. y a rien qui avait bougé et c'était une belle surprise quoi yes. sachant que je savais pas trop où ouais, j'étais ouais. précisément je tourne la tête je vois mon lettrage d'il y a deux ans je me dis putain Putain quoi. Ça bah fait après... plaisir quoi. Ouais voilà, ça, ça f... fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Je te dis que personne n'a eu le courage de monter, de monter, soit leur couvrir soit l'effacer quoi. Non, bah après il y avait, je me rappelle, il y avait deux, deux autres petits graphes qui traînaient à côté, mais vraiment des tout petits trucs qui traînaient à côté quoi. Nous, on avait fait deux grosses pièces, on s'était fait chier, enfin. On ah. mmh. Sans abuser, un bon 2-3 mètres de long quoi. Oui, déjà. Ouais, ouais, a... ouais, on s'était mais... vraiment fait plaisir quoi. On, on avait fait boire et à manger quoi. Ouais. Ouais, ouais, on avait vraiment fait un gros truc quoi. Il était bien visible, c'était cool. Et avant la. Et ils se voient depuis Google Maps. On peut se trouver sur bon. Google Maps, hein, Putain, normalement. Ça, ça c'est vrai. Ouais, ça, ça. Ça Je ne dirais pas vrai. de quelle ville c'est, euh, mais voilà, on le euh, voit depuis Google. Bah, en jeu concours, vous pouvez gagner les coordonnées GPS. <rire> <rire> du, du, les du coordonnées GPS. Les absolument. coordonnées GPS à rentrer sur Google Maps. Ouais. Ouais, il faut envoyer <rire> 3 SMS à 1,50€. Eh ouais, évidemment. On fera ça comme ça. Ben, tu as déjà envoyé des stickers en Afrique pas l'Afrique parce que pas. là je viens d'avoir euh, un contact qu'on connaît très bien c'est Johan de chez Haiti et Tricord qui m'a ah, envoyé un confirmé. message il ouais, ouais, m'a dit ouais. tu peux lui dire que je peux en envoyer en Afrique c'est très, ouais, très bonne nouvelle ouais, ouais, j'ai été collé à Djerba et je ne sais plus comment... Agadir, c'était l'autre J'ai été collé là-bas, dans les eaux-là, mais non, l'Afrique en elle-même, non, absolument. Ah ouais. pas. Tu sais que maintenant. A avec grand plaisir, avec euh, bien, Johan, ah, euh, ah, je ouais. vais passer ça au président, on se verra, <rire> euh, on se croisera à l'occasion, et ouais, ouais, avec grand plaisir. C'est bon, ah, voilà. bon à savoir. Le message est passé, Johan. Ouais, ouais, ouais, on merci. te fait des bisous, en tout cas, Johan, c'est cool de nous écouter sur Epinal. Juste, Benoît, un dernier truc avant qu'on fasse une pause, parce que, bon, on est quand même des branleurs. Non, vraiment, maintenant que tu as un peu l'expérience comme ça... Tu donnerais quoi comme conseil à un jeune qui un jeune, une jeune qui veut débuter dans le Vandal euh, le conseil du grand frère pour ne pas se faire péter. Comment tu ferais euh, les, conseils à, bah, les conseils, de, franchement, de base Franchement, franchement. Pff, déjà règle numéro un, tu t'entraînes sur papier, mais vraiment j'insiste là-dessus quoi. Voilà, si tu meurs de ton voisin, si mais tu sinon... ville, euh, Si tu sors en ville, tu sors t'as jamais fait de bombe, t'as jamais fait quoi Tu te dis vas-y, je vais faire un truc. Euh... Enfin, tu vas plus te taper l'air con, euh, faire un truc trop dégueulasse, enfin, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Ouais. Et, euh, des fois, quand on voyez un truc qui ressemble à rien, généralement, c'est la deuxième ou la troisième fois du bonhomme. D'accord. C'est pas assez entraîné. Non, pour bien commencer, ouais, sur papier. Euh, pff, après, euh, si tu veux faire ton premier graphe à la bombe sur un mur, euh, bah, déjà, t'es prêt. Euh, les bombes, essaye de tater euh, plusieurs gammes entre les Montana, entre les Monoto, les Iron Lac. Essaye de tater plusieurs gammes. Euh, sur des, des, des planches de bois, des cartons, oui, tu essayes ouais. de faire ta signature et tout, tu t'attaques pas à une vraie pièce directement. Et, entre guillemets, quand tu te sens en pied, prêt à faire un vrai lettrage, un, une vraie pièce sur un mur ou je sais pas quoi, tu trouves un petit mur légal tranquille. Moi, je sais que mon, mon premier mur que j'ai fait, j'étais en cinquième, c'était un, un mur de, de borne EDF en pleine forêt, mais vraiment au trou du cul du monde. Et, ah, c'était un carnage complet, hein. forcément. Hein, mais voilà, au moins, il est caché, il est là. Ouais. Après, là, on parle pas de faire un bon graphe, on parle d'esquiver les condés. Ah ouais, pardon. Oui, ouais, ouais, c'était plus là, ça, la question, Moi, c'est pour les crères qui nous écoutent. Pour pas les retrouver euh, par loire, t'as vu. Esquiver les condés, ouais. franchement, être parano. Être, mais, parano. être, être, être parano. Faire attention. Tout. Fume beaucoup parano. de shit alors. Non, non, mais... Ouais, les conseils ça de Tonton Drex. <rire> Merci, c'est bien pour la jeunesse, mais non, non, on va mais les ouais. avoir nos subventions comme ça, Drex. Merci, hein, franchement, non, non, pas... ouais, de, Être bien parano, être bien parano. Être ouais. parano au niveau matos, qu'est-ce qu'il faut prévoir À part des bombes. Des bonnes jambes. Des bonnes jambes. Des bonnes jambes. une paire de chaussures. Pour bon cardio. C'est con, mais un sac cabas plutôt qu'un sac à dos, parce que si tu dois courir ton sac à dos, tu vas le prendre dans une main, il y a toutes les bombes qui vont se casser la gueule, alors que le sac tu t'as les deux poignées, c'est simple, c'est efficace, ça marche bien, enfin... Petit... On n'a jamais abandonné ses bombes. On n'a jamais abandonné ses bombes. Ou alors, euh, il faut être vraiment... Des... J'ai vu un reportage, les Parisiens font ça, ils sont vraiment parano, ils mettent des gants prennent un chiffon, ils frottent toutes les bombes avant d'aller peindre, ils enlèvent toutes les empreintes et ils se disent que s'ils doivent cavaler, ils laissent les bombes et il ouais, n'y a oui. pas les empreintes. Après, voilà. On est jamais trop... Ouais, ouais, on on est ça. Chiqueux, ouais, est comme bon on dit... Euh, enfin, Après, il vaut mieux prévoyant. vaut mieux trop que pas assez. C'est ah une ouais. de mes phrases fétiches. Et ouais, ouais, vaut mieux être trop parano. Surtout quand tu fais des conneries comme ça. ne oui. te fais pas péter pour une connerie. Réfléchis à mais euh... ça peut prendre beaucoup d'ampleur pour un simple coup de bombe quoi. exactement pareil réfléchir aussi surtout au spot euh, à l'endroit que tu vas peindre parce que si tu peins un mur euh, de maison d'immeuble ou je sais pas quoi le propriétaire il aurait une plainte de déposer le lendemain ce qui est normal très bien les jeunes là à ce moment là <rire> non mais alors que si tu tagues euh, n'importe quoi euh, un commissariat pou... non non mais pas long, <rire> une école une, boulelle, une mairie ou... euh... Non, non, voilà, mais là, t'es sûr que t'as les flics au cul, euh, ils, vont, tu vois, ils, vont, ils vont le vouloir, quoi. Alors que si tu tags sur des poubelles. Euh... Oui, ne pas chercher trop gros. Tout voilà, de suite. Ouais, non, le pas... il faut chercher en gros l'endroit où il n'y aura pas de plainte de déposer. Mm -hmm. Quand tu vois des, be des belles fraises sous les murs d'autoroute, de euh, depuis les voies de train et tout, un peu abandonnées, ben là, voilà, si tu fais ça sur une façade euh, de maison euh, qui se voit du train, ben t'es sûr que t'auras quand même une plainte. Mm -hmm. Alors que c'est un vieux mur abandonné, un un mur communal ou de tort ou touche pas quoi tu t'auras pas de plainte tu peux être actif pendant un bon moment sans avoir d'emmerde. d'accord ouais donc j'espère que vous avez retenu la son les jeunes attention vous taguez prenez, euh, fumez du shit avant de... de c'est ça ah, le conseil de tonton au moins minimum 3 joints <rire> minimum Et 3 joints bien euh, chargé les trains, bien chargé Là, un, charg trains, à, un sachet plastique, un bon cardio on observe, on va pas... on choisit bien le spot Et mettez des gants, éventuellement, hein, le, euh, les empreintes peuvent vous trahir. N'est-ce ah, pas, Nicolas Allez, allez, un, un, un dernier petit conseil pour la route. On ne va pas livrer tous nos secrets, mais un dernier petit conseil ah. sur la route. Vous pouvez mettre il faut trouver un bon aimant quand même, hein, pas, un, pas un truc de la fête foraine. Hein. Un bon aimant ah. que tu fous en dessous de ta bombe et comme ça, quand tu la secoues, tu n'as pas les billes qui font gling, gling, gling, gling. Donc, euh, si tu fais par exemple un train ou je ne sais pas quoi, c'est assez pratique parce que le maître chien ou je ne sais pas qui, il n'entendra pas les bombes, il entendra juste le... Ah! Un bon ouais, aimant au euh, fond du sac. Bonne voilà. astuce. Putain, et Plus... ça, c'est vraiment les conseils futés, voilà, tu sens euh... que le mec a réfléchi. Quoi. Putain, ça, c'est l'astuce Mode ouais. des Travaux, ça. Non, wow. Elle pas... vient pas de moi, elle vient pas de oui, moi. Oui, oui, non, non il, mais C'est Marc célèbre qui a fait ce petit aimant-là, justement. Oui, il me que c'est Montana qui fait ça. Exactement, je parle de Marc célèbre, lui, il débole la marque, mais ouais, c'est bien Montana. Ah. <rire> je pense qu'ils auront pas de problème de justice, eux. Non, non, effectivement. Non, mais voilà, ouais, ouais, Montana, ils ont fait un petit aimant, tu vois, en dessous de la bombe, mais ça marche avec un aimant. oui. Pas besoin d'avoir un Montana pour que ça fonctionne. Oui, évidemment. Ouais. C'était les petits conseils du jour, en tout cas. Merci beaucoup. Avec merci plaisir, beaucoup, Ben. <rire> ouais, merci, et ça fait chaud au En mais tout cas, quoi, on espère que ça donne envie à, à nos auditeurs et auditrices de pourrir place. littéralement la ville d'Ormiermont. Parce bah, que que ça Il y en a qui ont un peu la main basse sur non, la ville, bon, ici, je quand parle même. parle pas d'Ormiermont en particulier, mais que les euh, villes où vous allez, où vous voilà, êtes, ou Partout où vous allez, quoi. Faites-vous plaisir, faites plaisir. Mettez des couleurs. Mettez des couleurs. Quand vous repasserez devant. Avec votre meuf, avec votre daronne, et vous fermez <rire> vos parce que vous avez pas envie que ça se sache. Et... Ouais, ouais, ouais. Il ouais, ouais. y a une certaine bon. fierté personnelle. C'est joli, c'est joliment dit, c'est joliment dit. Bah écoutez, ladies and gentlemen, là on parle, on parle, mais on commence à crever de soif dans ce caillon. Donc on va faire une petite pause. Et on va faire une petite pause. Et euh, bah écoutez, c'est l'été, une putain de putain de pause. putain de pause. Bah, exactement, on parlait de l'empereur, un des acolytes, ah. un, des, un des ministres oh, de l'empereur. Un des ministres de l'empereur, j'ai nommé notre ami Gecko bien sûr. Oh. <rire> <une> On chanson... <rire> va vous laisser avec une chanson. On va vous laisser avec une chanson, un morceau tiré de l'album Bad Cowboy sorti en 2013, un morceau qui parle d'été un autre oh Ben, bah, ami... bah, bah, évidemment. Yes, si ah, évidemment, je... c'est l'été, hein. Vois, Alors, après, je... on... On... on tenait les... à s'excuser d'ores et déjà pour nos amis végétariens et végans <rire> qui nous écouteraient. On peut très bien faire, et on est, on est d'accord, ok ouais, là-dessus. Bon, on peut, on peut très bien faire des barbecues en étant végan aussi. Là n'est pas la question. Le barbecue, c'est un état d'esprit, comme vous l'expliquez, ce cette gex. Donc, on vous laisse avec ça. Et juste ensuite, on enchaîne avec, euh... on vous a mis du zling tout à l'heure, on vous parlait d'eux avec un morceau de TTC le... sur l'album. Le... Bâtard Sensible qui est sorti en 2004 aussi, euh, voilà, ça nous rajeunit pas toutes ces conneries. Avec euh, donc le titre éponyme de l'album, euh, l'album s'appelle Bâtard Sensible et euh, donc euh, c'est pareil pour ce morceau. Euh, donc, nos amis TTC euh, qui sont illustrés dans le collectif Q8, euh, notamment euh, nos amis de TTC, qu'on vous laisse directement avec cet album. Donc, vous êtes sur la big antenne, bien évidemment, vous restez connectés, chers auditeurs, chers auditrices et on revient incessamment sous peu. Get ready. La musique. Y'a de la fumée qui plane sous le tchèque-son. L'odeur de la viande grillée allèche les piétons Chaque gars de la tête, a sorti un billet de son jean Direction, la boucherie muslim Bah ouais ma cousine, on a fait plein de viande. Y Y'a des brochettes, des merguez C'est pas tous les jours que y, y fête ses 22 ans Mais pas de carré vip, champagne et de son de laçon, Non, c'est carré de zip, barbecue, au de charbon Soleil nous tape sur le chiro sur la cafetière On a sorti nos plus belles skates car Y'a de la flotte et un pack de bière dans la glacière Ma frère, t'es mal à La Mayo, c'est de la Benedicta, y'a même du Mirinda, et comme la pub Naki, on a fait le barbecue avec une grille de caddy, il manque juste la cavalier, hey, je crois une visa, souhaite bon appétit à toute ma cavalerie, bon, de la boulange, on est aux anges. En plus devant nous passe de trois boulets de canon des yeah s'échappe de nos bouchons en nos anges L'arche mage vient de faire tomber mon assiette carton On a sorti la benne car on chie pas où on mange Fais un crochet par le McDo, ramène des glaçons Personne pense à monter sur un bureau de change Non on pense qu'à boire de la vodka orange Et à tâter le ballon, la grande classe On a même sorti les gants basses Sur la pelouse y'a des démonstrations de crasse Les petits veulent faire du T-Max Mais leur un casque, ils ont la poisse Faudrait pas qu'un keuf les prenne en chasse On va laisser, on va laisser Hein enfin, enfin, enfin, enfin, ah, mon garenne, on va rentrer parfumé à la fumée Du barbecue, on a crié à vlapère On a fait preuve de générosité On a offert des cascades même à ceux qui n'ont pas cotisé Rendez-vous la semaine chaîne pro Manger les restes des merguez et des chèvres bro On jouera au Kerpo, ambiance bataille d'eau Le Ticarte ouvre les portes de son resto Yeah, yeah, yeah. Vous êtes toujours à l'antenne, vous êtes toujours sur le 107.0, vous êtes toujours avec nous euh, sur Radio Game OZO, sur la Big Antenne. On vient de vous laisser, ladies and gentlemen, avec euh, donc un morceau de notre ami Seth Geeks, euh, le, le plus thaïlandais des Français ou le plus français des Thaïlandais euh, aujourd'hui, euh, Seth Geeks, euh, qui euh, n'arrête pas d'affoler la toile, euh, qui revient un peu tous les 2-3 ans et là qui revient en, en, en ce moment même avec euh, son album Destroy. Euh, on fait un petit dédicace pour toi Miyagi, salut on s'est renseigné ce coup-ci. C'est l'album Destroy, euh, Big Up à toi là qui travaille et Camalodon le frérot. Voilà, qui travaille comme un con mais dans aussi quand même, donc bon ça équilibre un peu. Et euh, doucement sur les chips là, oh, l'impression d'être à côté d'un camion poubelle qui travaille moi. <rire> C'est euh, bon, c'est bon, hein, c'est bon. Et euh, on s'y croirait, croirait, croirait. Et juste après, on vous a mis donc euh, une version instrumentale de cette pas de cette de donc euh, de TTC de l'album Bâtard Sensible. C'était la version instru euh, de Bâtard Sensible sur une prod de, de Parawan. Euh, on retrouve dans TTC, on retrouve aussi notamment euh, Tequila Tex. Euh, tu aurais pu mettre euh, euh, euh, avec des cierges ou du bois. Oui, ah bah non, on a dit, euh, tout à l'heure bon. on a dit que justement on évitait avec les morceaux polémiques euh, un brin misogyne, euh, je pense que pour apaiser Alors, les, les tensions, pour lâcher TTC Girlfriends, là c'est un peu, un peu trash quand même, C'est un les peu trash. Oui mais voilà, vrai. effectivement, là, non, Drex va pas foutre <rire> la merde, on va se trouver avec une fatwa euh, de bien pensance, de bien séance et de puritanisme sur les, les, les épaules avec ça. Donc, on non, ne veut pas ça. On ne veut pas ça, bien évidemment, ouais, on est, est là. Pour l'amour et la bonne humeur, bien sûr. Amour. Alors, euh, on a parlé de graff on a parlé donc de graffiti, d'art vandal, cet art vandal, effectivement. Mmh. Mais maintenant, si vous le voulez bien... Parlons sérieusement. On a... Effectivement, autour de la table, un, on peut le dire comme ça, un bouffon. Un bouffon, <rire> un bouffon, enfin, un bouffon. Désolé. Hein. Et il l'assume parfaitement et c'est encore mieux comme ça. Vous allez comprendre, messieurs dames. Donc, euh, Damax, Ken Damax ou Max. Max pour les simplement. intimes. Maxime de son nom. D'état okay. civil, voilà. Lui, il a le droit de dire ah ça. Ah là, on lâche les blazes. Voilà, lui, lui, il a le droit de lâcher. Je ne suis pas dans le vandal. Lui, non, il, est pas, peut... il fait pas du. Voilà. Tu ne fais pas de jonglerie vandale, en tout cas Non. Non. Hein, pour le moment, en, en tout part cas. part des pour pour trois à 3 heures devant la mairie. Non, pareil. <rire> dans pas, un champ pas trop sec, c'est important. Donc, toi, Kendamax, tu pratiques la jonglerie, différentes disciplines de jonglerie. Effectivement. Alors, euh, comment euh, tu comment as découvert un peu cet art Est-ce qu'on peut qualifier ça d'art déjà Est-ce que c'est pas peut, un peu pompeux Oui, bien sûr. Oui, donc pour, sûr, pour toi, oui. c'est une forme d'art. Ouais. Oh, bah faut chacun, tout, hein. chacun son art. Non, non, bah, non, non bien ça. évidemment, bien évidemment. Euh... Alors, le, pardon, pardon, je coupe, hein, pardon. on parle peut-être d'art du cirque Ah D'art du cirque comme de l'art de rue, ouais. Ouais. ouais ça ouais, ça se mélange pas mal. Bravo. Ou l'artichaut, ou l'artefact, ou euh, oh. différents types d'art. effectivement Effectivement. Oui, on n'a pas eu de budget pour les blagues, donc euh, voilà, on fait avec les moyens du bord. Effectivement. Euh, donc, euh, comment t'en es arrivé à découvrir un peu ça Par quel biais, par quel moyen, tes médias, entre guillemets, t'es re rentré un peu dans, dans cet univers J'ai eu une jeunesse, donc. Ah ouais, t'es pas, à... enfin, pas né à 20 ans. Non, je pense que. pas né à 20 ans. D'accord, non, non, comme certains petits serbe ou creux, creux, creux, tchécoslovaque euh, non. J'ai à faire jouer -jou avec des balles, je veux dire, tout le monde l'a fait quand il était plus jeune. Non, je jouais bah, avec des, des euh, chats quand euh, j'étais enfant. J'ai je... oh, eu une meilleure ça. jeunesse que toi. Ouais, voilà, euh. ben on choisit pas. Maintenant, on commence tous à jouer avec une balle, il y en a qui ont qui sont fait du foot, joué avec le pied, d'autres avec les mains. Puis euh, j'ai découvert le Diabolo qui traînait chez une tante ou je sais plus. Et... On est parti de là, j'ai commencé, j'ai accroché. Et du moment que tu t'accroches, tu vois ça comme une passion. Et puis. Donc, euh... Toujours aller plus loin. Donc, tu as commencé avec une balle, et puis. Et bah en c'est un peu facile trois. une seule balle, quoi. Puis deux. Une, c'est plutôt facile. Ouais, deux, même ça... moi, j'y arrive. À trois, ça devient compliqué. trois, ça devient technique. Plus c'est compliqué, plus j'ai envie d'essayer, plus j'ai envie de me prouver aussi à moi que tu peux le faire. C'est toujours aller plus haut, aller plus loin. Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus vite. Comme hein. dans Fort-Boyard. Comme dans Fort-Boyard. Je pensais au baron <rire> de Coubertin. Ah euh, aussi Oui, oui, non, mais Olivier Mine c'est très bien aussi hein, dans Fort-Boyard, le, le père Fouras, tout ça. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Euh, alors, est-ce qu est que tu pourrais un peu présenter, euh, que, si euh, si tenter, enfin, c'est pas si tant est, mais euh, donc, la jonglerie en tant qu'art Euh, Est-ce qu'il y a des codes Est-ce que c'est codifié Est-ce qu'il euh, est y a des pionniers Est-ce qu'il y a des origines comme le graphe euh, Voilà, euh, enfin, comme toute discipline en fait, euh, peut-être des précurseurs, peut-être des... Euh, co comment est né un peu... Euh, euh, comment on est passé du mec qui, euh, qui euh, jonglait euh, de, avec deux balles, enfin, euh, à, à des artistes de cirque, à des choses comme ça, de, historiquement, entre on guillemets Finir à un fumeur de joie. Arbabos. Ah, ah, Alors moi je jongle avec Bouchons des chaussures de racines Je tiens à préciser, je jongle avec des chaussures. Avec des chaussures. Avec des chaussures. Avec des tons. Non, non. Pas, pas encore. Pas encore. Pas encore. J'ai les pieds assez fragiles. Mais... Non, mais <rire> après la jonglerie en elle-même, c'est vaste. Je veux dire, on peut très bien jongler avec des balles comme des massues, comme des anneaux, comme avec des les boîtes à cigares, des, euh... des ou plutôt des trucs qui coupent comme des bons gros couteaux. Hum, mmh, intéressant. Plus ça fait pleur, plus on a envie d'y aller aussi. Le, le goût du euh, sensationnalisme, quoi. Les ah plus fous vont vers oui, la pyrotechnie. Ah, donc tronçonneuse enflammée. Donc, ouf, ouf. <rire> si elle marche pas à l'essence. Ou disqueuse. Ça peut le faire. Oui, oui, oui sauté, ouais. voilà. disqueuse, c'est pas mal. Disqueuse, c'est envisageable aussi. Oh ouais, un peu chiant avec sauteuse, les ouais. câbles, je pense. Ou si euh, sauteuse avec tout ouais. ce que vous trouvez. Ah, c'est sur batterie maintenant. <rire> oui, en plus, donc euh, vraiment. Euh... Aucun problème là-dessus. Aucun problème là-dessus. J'ai complètement oublié tes questions. Ah bah <rire> moi aussi, ça tombe bien comme ça. Donc. <rire> euh... euh... on a non mais. <rire> Pour rajouter un quatrième <rire> Allez, Ah bah c'est sans filet, hein, messieurs, dames, c'est sans filet. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, dames, écoutez, euh, deux minutes. Hein, <rire> sérieux, euh... Sérieusement. Ah, c'est ouais. important de réutiliser le, le jingle, il faut le rentabiliser. <rire> euh, donc, euh, euh, comment... Euh, ouais euh, je te demandais un peu les origines pour toi, euh, qu'est-ce qui a un peu dressé les, euh, les, les con conventions, entre guillemets, de, de cette pratique. Ah euh... tu parlais de code tout à l'heure. Oui, voilà, ouais. Sais. Après, c'est sûr que d'un côté, on tourne vite en rond, on pense vite à faire « Tiens, j'ai vu le mec faire ça, je vais faire ça. » Donc tu t'inspires beaucoup. Mais après, ce que j'aime bien dans, le, dans la jonglerie en elle-même, c'est que tu peux créer ton propre style. Ah, tu peux ouais, faire ouais. modifier ce que quelqu'un a fait pour en faire à ta sauce. Ouais. Et c'est beaucoup des systèmes de combos... De pattern, on peut parler de pattern, comme, dans de la musique, pa pattern. comme des patterns de jonglerie. C'est-à-dire des patterns Eh ben, par en exemple, des une termes, français, de une termes une français. On a remis à mon jeu de euh... six gestes à faire avec tes deux mains, c'est un pattern. Que ah tu parles et dis ça, bah, ça, ça ah comme ça. ça oui, après un pattern, si tu connais la musique, je pense que tu sais bah ça. Ouais, ouais, en gros, c'est un truc lumineux et pattern. <rire> oh, Drex, tu apprends va. 5 minutes d'exclusion, tu sors. <rire> tu, tu sors, ouais. tu, sors tu réfléchis aux conséquences de tes actes. Ouais en principe, un il y a un singe batteur sors. qui fait ça en principe, mais là, là, du coup, Drex reste. Il sent bien la Et puis ta gueule au passage. Euh, euh, donc euh, ouais, La jonglerie, on, on, on, on est le même, donc du coup ça comporte, donc, as, là, tout, tout, alors, tu, parlais massues, tu parlais des massues, alors de... qu'est-ce qu'il y a un peu comme discipline du coup Il euh... oh, y en a beaucoup, beaucoup, mais même je pense des encore pas découvertes il y a beaucoup dans le contact, comme une boule de contact, un bâton de contact, ça va beaucoup jouer avec le corps, expression corporelle, avec de l'équilibre avec le bâton ou la boule. Ah, c'est comme ceux qui font avec les ballons de foot et tout ça, sur les bras. Ouais, bah les... d'à côté. Je te demander le bâton de contact, c'est le, le ouais. grand bâton comme ça Un grand bâton. Oui, on que parle du grand bâton. Ouais, ouais. tu... C'est difficile, difficile à faire sans geste, à, à expliquer sans geste. Mais il y a le jonglage avec les mains. Il y a le jonglage, après, on parlait du foot, du, un freestyler, qu'on appelle ça, un mec qui mmh. fait du foot freestyle. Mmh. C'est du jonglage. Oui, il y a oui, l'équilibre, il ouais. y a la dextérité. C'est vrai, c'est tout ce qui fait la jonglerie, quoi mais D'accord. Ouais. il y a du bâton du diable, je veux faire je... Moi, ce que je disais à cette époque, je peux encore dire quand j'étais jeune, je jouais avec un bâton, c'est ouais. con, mais maintenant tu me donnes trois balles, un bâton, je sais quoi faire avec, après il y a aussi le pen spinning, le kendama, je suis obligé de le dire, le kendama, Alors, on euh... va en parler après de ton kendama, parce qu'apparemment ça t'anime euh, quand même, t'as les yeux qui pétille. choses les ça semble à blaze, les, non les... <rire> un petit peu, un petit peu influençable. <rire> Alors le, le, le, le, le pen spinning tu disais ça c'est ceux qui jonglent avec les stylos c'est ça alors ça, ça oui si t'as été en cours et que t'es pas trop écolier, oh là, croyant, tu te faisais un petit peu chier en cours, tu t'apprends à faire 2-3 figures avec tes, ton, ton stylo entre tes mains, puis au final le cours de français bah, tu l'écoutes pas beaucoup, et tu peux Mais pas faire plus de vite, après. Il passe plus Mais vite. Il passe plus vite. Je suis d'accord. pas le cours de français. Sauf quand la prof de français justement te pique ce crayon là quand ça fait la 15 quinzième fois que tu l'as fait ton repas. Mais après t'arrives tu n'as plus crayon dans la trousse, tu vas te faire engueuler parce que tu es en classe sans crayon alors qu'on te les a tous confisqués. Adresse. Ouais, on s'adresse à, à l'éducation nationale euh, Messieurs dames, laissez nos enfants Faire du pen-spilling euh, euh... Effectivement, faire du pen-spilling euh, Ceux qui jonglent avec les bouteilles, c'est euh, du flair, on du, appelle... flair du, du flair, du flair, flair. Pourquoi bien, on n'appelle pas ça du bottle spelling alors, euh, tout simplement oh, Bon, écoute, euh, tu vois ça Au mec qui a créé ça, qui s'est euh... dit Tiens, je vais jouer avec des bouteilles C'est moins... <rire> ouais, oui, c'est vrai, effectivement Arrêtez avec les placements de produits, les gars Quand même, faites attention, faites attention. Là, sous le site internet. Voilà, le site internet de l'encyclopédie universelle. Les... Effectivement. Euh, alors, tu parlais de Kendama, tu peux nous expliquer un peu en deux trois mots qu'est-ce que c'est que ce ouais, drôle d'objet Pour les plus vieux qui nous écoutent, je pense qu'un bilboquet, ça va leur... Euh, ah leur bah seul. voilà, parle français. C'est bon, un bilboquet où les Japonais se sont dit tiens, on va, on va appeler un ça Kendama, quoi. On va prendre un bilboquet, on va rajouter deux trois trucs. Puis on va en faire un kendama C'est très peu connu, du moins en France. Mais alors, est-ce que ça a la même forme euh, que le billboquet Non. Hein. Non, ça a trois coupoles, on appelle ça des cups, où on peut poser. Après, on, ça rajoute une beaucoup complexité. De figures, euh, voilà. Ça rajoute une ouais, ouais. figure, ça rajoute un tas okay, de voilà pour, pour les auditeurs, hein, pour présenter un peu, voilà, c'est un billboquet. Avec euh, deux, trois coupons sur lesquels vous pouvez poser la balle, plus un pic, comme un billboquet où vous devez enfiler la balle. Voilà. Hein, voilà en, en étant rattaché à un fil, bien évidemment. Voilà. Exactement. voilà. Et donc, euh, toi, euh, toi, le, le, le kandama, tu, tu manges, tu vis, tu restes, tu oui, dors kandama un peu. Kandama Life. Hein, kandama Life. C'est ce qu'on appelle les vrais c'est kandama life. Je porte du kandama, j'en ai toujours un sur moi, je me je lève, je ne voilà, sors jamais sans... Il a attaché à mon sac. Café Club Kendama. J'en ai floqué sur le t-shirt. Je pense même faire un t Sex Drogue Kendama. C'est ça. Tatouche Kendama. Sex Drogue Kendama. C'est un art où j'ai retrouvé tout ce que j'ai essayé. J'ai essayé le Diabolo, j'ai essayé le Bâton du Diable, j'ai essayé toute la jonglerie à 3, 4, 5 balles. Et dans le Kendama, j'ai retrouvé l'équilibre, la dextérité, la patience aussi qu'il faut. Et Beaucoup de. Enfin, doucement hein, vos, vos, vos, vos limonades vos canettes de limonade les garçons vous faites du bruit ça va c'est de la euh, artisanale doucement de attention ça mousse hein. Est américaine américaine qui plus est. donc euh, le, le kandama toi Max euh, donc voilà ah, euh, quelque chose une discipline une pratique assez complète tu ah, dirais ouais. qui euh, qui euh, donc, petite allie... question c'est kandama ou... Kendama. C'est Kendama parce que c'est ricain un peu. Ah. Bah, je croyais que c'était japonais, il faut savoir c'est japonais. Oui, c'est japonais, nom, mais, ricain, mais je veux dire, c'est le, le nom écrit Kendama Franc sur ton t-shirt, alors là, je comprends oui, plus. Oui, bien, mais tu lis pas Kendama. Ah, après chaque, chacun qui, sa prononciation, chacun sa prononciation, évidemment. Mais donc, quand tu disais je vis Kendama, je dors Kandama, t'es pas le seul a priori. Donc dans ce cas-là, vous êtes quand même. Tu dirais qu'il y a comme tu dirais, une sorte de communauté, euh, vraiment Kandama, qui se développe un peu Il y a un une grosse communauté basée japonaise, basée aussi les Ricains, ils aiment beaucoup ça. Mmh. Je veux dire, il y a un championnat du monde, tous les ans, il y a un champion du monde qui... Et oui, messieurs et dames, vous, êtes, vous entendez bien, il y a des... un championnat du monde de Bill Boket, ah oui, euh, tous les de... ans. Beaucoup de contests, des trucs un peu des plus... Des contests, euh, de Bill Bocquet. Un peu plus de rues aussi, des... rien que des événements... Ouais. Dans la rue, comme ça, tu passes dans la rue, tu vois une vingtaine de mecs qui font ça, tu te dis, wow. bah, moi j'appelle les flics, mais enfin, euh... <rire> oui, tu peux aussi, tu peux prendre ça comme une arme. Ça peut être une arme, ça peut être, ça arme, comme ça peut être considéré Exactement. comme une arme, tu effectivement. On prendre peur. On, on pourrait, on pourrait. Comme un sextoy aussi. Ah, là, euh, ça, ma foi, Drex, tu fais ce que tu veux. <rire> Attention aux épines, enfin, <rire> aux, aux, aux échardes. <rire> Attention aux échardes, quand même. Tout, Après, tout oui, on a une petite communauté en France. En France. Veux Ils dire, sont douze ouais. Il y a une bonne trentaine. Une bonne pense. trentaine non, quand même. Parce que ça se développe de plus en plus dans le milieu du BMX, comme dans le milieu du skate. Au bout d'un moment, je sais pas pourquoi les gens Ils finissent par en toucher un et au prendre goût. Hmm. Est nous, ça nous a encombrant. Moins encombrants, moins, moins fatigants, encombrant, moins dangereux. BMX. Moins dangereux, je sais pas, mais bon, moins quand même. Ah, ah, tu as des anecdotes, euh, des souvenirs douloureux de Kandama, de blessures. J'ai de... perdu une dent. Et un proche parent. <rire> Un bête accident de Kandama. Il y a son âme amie. T'as per vraiment perdu, un chico J'ai perdu la moitié d'une dent derrière euh, des canines derrière. Il ripa, pas, il pas. espérant que la petite souris est passée de compenser, quoi Ouais, j'espère. Ah. Que, que, quel conseil tu donnerais aux jeunes générations qui veulent se lancer dans Kandama Faites-le avec un protège-dents. <rire> <rire> qui fasse attention, voilà. En tout cas, on s'adresse à tous les jeunes auditeurs. Voilà. Le Kandama comporte des risques à manipuler avec précaution. Ah, à manipuler avec précaution. Et euh, bah, euh, comme on parlait tout à l'heure de, des, des stickers pour notre ami Ben, euh, qui est toujours en train de s'affairer avec. Euh, ça, ça sent moi. le marqueur. Ça sent le marqueur. Moi, ça, ça va, je suis derrière la vitre, je suis pas intoxiqué. Euh, et et, et non, ça sent. On, on se met bien, frère. <rire> T'inquiète. <rire> T'inquiète. Les solvants, t'as vu Ah, les vrais solvants, ah, ça c'est tout ce qu'on. veut, tout tout ce qu veut. Et, euh, Tu dirais que c'est un peu une communauté quand même que. Euh, c'est une discipline, une discipline, on va dire, qui s'est se, développée peut-être grâce à Internet, tu penses Oh, non, je pense que c'est plus. Il faut être du monde là, déjà du monde. Je pense pour certains de la jungle mmh. pour commencer à connaître ça. Moi, j'ai connu ça du couteau papillon. Mais grâce à Instagram, ouais. j'ai connu ça grâce au réseau aussi. Il, Il au Kendama depuis qu'il est amputé d'un bras, en fait. Voilà, depuis que j'ai perdu trois doigts sur dix. Ça... Avec, avec un bâton du diable. Non, j'ai perdu, j'ai perdu des cheveux à cause de la perdu d'un bâton du diable. Aussi. Ah bah ça, ça m'arrive avec un nunchaku enflammé aussi. <rire> Ça, comporte des risques. C'est ça la petite trace, ok. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. tout le monde le sait maintenant. Cicatrice, cicatrice, un stigmate, Donc oui, tout comme Ben, voilà, tu es d'accord pour dire que sans Internet, là, peut-être aujourd'hui, tu ne pour peut-être même pas ce que c'est qu'un Kandama, ou pire, tu joueras avec le Bill de et le Voilà, c'est ça. Le Bill oui. Éventuellement. Le quoi. Mais ouais. Je pense que oui, j'ai connu ça grâce à internet Après je veux dire, moi je, je me filme aussi en train, en, en train de le faire mm -hmm. Je veux dire, en Kandama j'en ai passé euh, 4, 5, 6 heures devant ma caméra à essayer le truc Donc, voilà, C'est une discipline quand même qui requiert une certaine euh, patience et, euh, non, Patience, euh, patience, oui. abnégation, acharnement Moi et je ne suis traire, pas traire. patient, mais mm -hmm. du moment où tu aimes ce que tu fais, la patience elle compte plus C'est pas faux, c'est beau, c'est joli, non, on dit ça. Ça, ça, ça relie mes vrai vrai, vrai. dessins, absolument. Tu, ouais. tu fais ça parce que t'aimes ça, donc tu peux passer une heure comme six heures à faire ça, tu t'en fous. Tu fais ce que t'aimes, au final, tu te dis, bah, tu penses pas autant. Quand tu vois pas le fait. temps qui passe, de toute Après, être autiste Asperger, ça aide. Beaucoup. <rire> beaucoup. Ça, ça, aide. deuxième beaucoup. conseil de tonton Drex <rire> de jeune. <légende. rire> <rire> Donc, c'est pareil, soyez Asperger, fumez du shit, les enfants, portez un protège-dents et, et euh, tout se passera bien. Non, bien sûr. Euh, là, du coup, euh, du coup euh, je m'adresse à vous deux, à, à, à nos deux intervenants, euh, puisque euh, vous avez un point commun quand même euh, qui, qui vous rallie. On est des SRAP, t'as vu euh, Je parlais pas de ça, mais enfin, pourquoi pas aussi, oui. Je parlais d'éducation populaire oh, ou voilà. populiste peut-être attention en principe il y a les cœurs de Jean, un discours de Jean-Jaurès qui se lance mais bon là on a, on a dû écourter euh, quand on, on parlait d'éducation populaire parce que donc, vous êtes tous les deux animateurs les gars on ne veut ça. pas spoiler hein, vos, euh, vous on ne veut pas spoiler votre vie privée hein, bien évidemment mais vous êtes euh, tous les deux animateurs ouais. euh, auprès donc du jeune public et euh, <rire> <rire> animateur auprès du jeune public. On va pas spoiler. Euh, on ne va pas balancer de trucs trop croquants. Mais euh, donc, c'est des disciplines que vous avez l'occasion aussi un peu de transmettre au jeune public. Toi, euh, le kandama et la jonglerie, la jonglerie en règle générale. Ouais, ouais, ouais, ouais. et, euh, et toi, Ben, le, le graphe, les fresques euh, ouais. les fresques indiennes, les, euh... les chiens loups, les, les motocross sur un fond de Johnny Hallyday. Ça, absolument, on connaît. On pratique. Donc, Et on ramène le Far West euh, chez les gamins. Voilà, chez les de, sur... voilà du cœur américain dans le voilà. des, un, un petit peu d'Amérique dans le cœur des enfants, c'est important. <rire> Effectivement. Euh, donc, euh, euh, est-ce que euh, entre guillemets, euh, la, quand, quand on parle, voilà, justement de transmettre, euh, de, de transmettre euh, ces pratiques là à, à un public. Là, c'est une question. Euh, c'est une question. Euh, vous me répondez, vous me répondez pas. Est-ce que vous risquerez, enfin entre guillemets, euh, est-ce que vous, vos pratiques, que ça soit toi le Kandama, euh, que ce soit toi Ben, euh, le, le Graf, euh, est-ce que vous auriez envie aujourd'hui que ça soit des pratiques qui se démocratisent véritablement, que, que tout le monde fasse, fasse du Graf, que tout le monde fasse du Kandama, ou alors est-ce que vous préféreriez que ça reste des disciplines un peu souterraines, un peu underground ouais, Est-ce que vous voyez un peu le sens, euh, là, là où je veux en venir quoi Absolument. <rire> Alors, est-ce que, euh, voilà, bah, par exemple, toi Ben, est-ce que tu n'as pas peur que demain, il euh, y ait euh, tous les gamins euh, que tu es formé qui se mettent à recouvrir tes graphes, par exemple Non, non, j'en ai pas peur, et, limite, je pourrais en être fier, euh, je pourrais en être fier, euh, parce que justement, euh, ça voudrait dire que j'ai transmis un petit truc, euh, que, que le petit truc là, je leur ai transmis, et c'est ça qui leur a donné envie. Et, Les petits vandales de demain feront les grands cartonneurs de demain, quoi. Putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça. C'est tout en appro. C'est beau, c'est beau. C'est beau, C'est beau, Et c'est sans filet, hein. C'est sans après, le graphe, ça se démocratisera pas, sauf justement les fresques légales. Voilà, pour moi, ça, c'est du street art tout ce qui est légal les trucs comme ça les trucs de Mais les, les fresques de subvention euh, subventionnées et autres exactement exactement faut que ça reste vandal il faut que ça coule il faut que ça plaise pas tout le monde il faut que ça en émerveille d'autres Oh, c'est beau, t'es un poète toi. De J'ai des, oui, des morceaux de poésie plein les yeux, euh, euh, moi à la vache. Ouais. Ouais, c'est ça, ça. Les, petits, les petits yeux qui pépitent depuis tout la moi, vache Ah ouais, je croyais que c'était ton shit non, en fait. C'est c'est que la poésie, hein, tout simplement. C'est un peu des deux C'est de la frappe poétique. C'est de la patate. C'est de la patate de poète. Et toi Max, euh, toi c'est toi, pareil, euh, si demain il y a un gamin qui arrive, un gamin de ton école qui arrive, euh, enfin de là où tu tapes et qui te met à l'amende directe, qui te met misère de chez misère, comment tu réagirais Si c'est moi qui lui ai appris, je suis fier. S'il ah. vient du jour au lendemain comme ça, moi je remballe mes affaires, je pars. Tu, tu donnes ta démission J'arrête, ah je, euh, ouais, je euh, me fous tout tout, monde, tous je... mes trucs au feu Je ouais. rentre chez moi, je pleure <rire> voilà oui oh non, non mais position fétale et, et tout ce qui voilà. s'ensuit ouais, c'est ouais, euh... ça PLS, Mais non, comme on disait Moi ce qui est bien par rapport à Ben, c'est que moi je peux faire mon truc Dans la légalité ah J'ai pas de stress à me dire, oh, putain je fais ça. Je fais du Kordama, du Je surveille derrière Attention, ils ont vu mon Diabolo. J'aime beaucoup le côté underground quand même. Oui, tu peux faire ça devant un flic, ça ne posera pas de problème. Bah à part du couteau papillon, j'ai déjà eu des Ah Tu faisais que tu fais du papillon aussi. J'ai eu une petite. Le bâton du diable, t'as as le droit de faire ça où tu veux Après, c'est de la pyrotechnie. Donc d'un côté, tu fais ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. Les flics ne sont jamais venus à cause de ça. Je ça, viendra, ça viendra, ça mais... viendra. Sûrement, si je fais ça dans un champ sec, il y a moyen qu'il ouais, se Moi, même. je m'en suis déjà fait confisquer des noochas. De oui, après, mire. oui, du moment, <rire> du moment où eux, ils voient ça comme une arme, ça va être, pas être bon. Moi, je faisais du couteau papillon les filles qui m'ont arrêté un vit. coup. Ouvre ton sac. J'ai ouvert mon sac, il y avait un énorme couteau dedans. La lame, elle faisait 10 ouais, cm. Ça, ça fait des ordres. Quoi. Et il m'a dit Qu'est-ce que tu fais avec ça Il était dans un étui, tout. Du il coup, tu as... rangé. Tu lui as montré Et Du coup, les flics, je lui ai dit Bah écoutez, euh, je suis jongleur, je, je m'entraîne à faire du couteau. Et il m'a pas cru au début. Ouais, je lui ai dit vrai. Bah donnez-le-moi. Puis il a été un peu méfiant, le flic. qui m'a dit Ah non, je ne vais pas te Vous le avez donner. Vous m'a poignardé. Et voilà, ouais, euh... je pense qu'il a cru ça. Et je lui ai pris la tête, je lui ai dit Écoutez, montrez-moi avec. Je lui ai dit C'est un couteau que j'ai acheté 60 euros. Je n'ai pas envie de le faire péter alors que ça fait une semaine que je l'ai. <rire> le flic, qui m'a donné le couteau. Ils se sont éloignés d'une bonne dizaine de pas. Il m'a dit Attendez, monsieur, attendez. Il s'est éloigné d'une dizaine de pas. Ils ont mis la main sur leur ceinture. leur ceinture ah Pour yes. dire leur ceinture. Et il m'a dit Vas-y. Et bah, tac-tac, j'ai commencé à commencé à jouer avec mon truc et légèrement stressé, un peu stressé j'avais un peu les fesses serrées quand même et mmh, le flic mmh. il m'a dit ah ouais tu fais ça que pour ça puis je lui ai dit bah écoutez regardez l'état de la lame il est neuf, il y a peut-être un peu de mon sang qui traîne dessus mais c'est le mien Et Ils m'ont laissé repartir avec mon couteau. J'étais fier le soir. Je suis ah rentré. Oui, oui, oui. J'ai été voir mon ami Drex qui était à côté de moi. C'est pas moi. Et je lui ai dit, putain, je me suis fait contrôler par les flics. J'ai joué devant eux avec mon couteau et ils m'ont laissé repartir. J'étais fier de ça. Ah, c'est euh, con, mais c'est que tu as dû faire bah, une, cool. une bonne impression et belle performance. Voilà, putain, bah, bah, belle vieille. performance. J'ai pas saigné le soir là. Une très bonne Déjà. anecdote. Mais j'étais content de repartir avec mon couteau tout neuf quand même. Quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Sachant qu'il n'était pas très légal. Et t'as pensé à, à passer un petit coup de tour de chapeau éventuellement euh... Bon, ça pourrait, hein, ça pourrait. pourrait, euh... pourrait. J'ai pas pourrait. craché de feu devant le flic par contre. Alors, et donc, pyrotechnie, tu touches un peu euh... Non, hein, tu me disais pas trop. Moi, quoi. Je me tâte parce que tout de suite on prend plus de risques tout de suite on va prendre plus de moi on vous... a deux invités oh. surprises ah on a deux invités yeah, su surprises. surprises ah bah, ça c'est ça c'est les les, euh, les aléas de la radio et les euh, aléas de la radio ils et sont un peu longs les invités ah c'est toi de... qui montes les escaliers ils arrivent ils arrivent Ah, ah bah voilà, ah bah tiens bah ça voilà, tombe bien, regardez, voilà. ça c'est quand même la bonne franquette chez nous, c'est la bonne franquette là on a nos sales tronches là, ouais. regardez on a nos, euh, nos euh, deux chers fréquensables <rire> qui viennent d'arriver nos gros, thé, notre gros Teddy, notre et notre gros euh, Smoka qui viennent d'arriver euh, tiens le fréquençable impeccable, c'est ça, c'est la bonne ambiance c'est la big antenne, tranquillement oh, bonne humeur, c'est familial, c'est bon enfant ouais, je... ça se fait des bisous, c'est plein plein de bonne humeur, c'est beaucoup d'amour beaucoup d'amour Avec Vivagino... Gros morceau d'amour dedans, uh, effectivement. peu d'eau fraîche, quand même. Il ouais, n'y a pas beaucoup d'eau fraîche, effectivement. Mais euh, c'est beaucoup d'amour. Donc, euh, en tout cas, ça fait. Euh... <rire> bah, je vous dis, c'est en filet, direct, euh... c'est sans filet. Les bisous, c'est sans filet. Donc, euh, voilà, on espère, euh, euh, Max, que tu auras euh, peut-être euh, l'occasion de, de faire perdurer ton art. Euh, pour euh, ceux qui souhaitent euh, voir un peu à quoi ça ressemble, à ton, ton Bilboquet de, de japonais, à ton kandama, you <laughs> t'as un compte instagram aussi je crois ouais alors, mais tu, non ah ben je sais pas si si tu veux balancer c'est pour te faire des followers bon oh, non autant qu'ils aillent voir du gros niveau tout de suite qu'ils sont impressionnés et modeste qui plus bah, bien sûr et modeste qui plus est. non allez voir euh, l'équipe de kendama france ils font du très bon boulot ouais des ouais. marques oui ah bah, alors, tu peux tu euh, peux de toute façon on les sponsoriser si jamais, ouais. un petit big up à kendama france qui font du très bon très bon boulot là dessus formidable pour formidable. des français on est obligé de supporter c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal voilà. et toi, Et toi Ben, toi t as, t as, t as, tu, tu veux communiquer, peut-être faire un, un coup de pub éventuellement pour... Rien de plus à propos. <rire> <rire> je reste sur mes pas. Tu resteras, voilà. Pas de soirée. Bonne soirée. soirée. <rire> <rire> foutez moi la paix. Mon ah cliffic arrive. Hein. foutez moi la paix. Euh, ah, -moi non non Déjà paix. là j'ai serré les fesses quand j'ai entendu deux invités surprises <rire> le, non, le non, non, non, présente, non, non, je plaisante, bien sûr. Comme l'officier. Euh, pareil, euh, si vous êtes un peu du coin, euh, si vous voyez un peu... Euh, Non, un peu entre guillemets la scène locale euh, graffiti dans les Vosges. Je... Vous pouvez me retrouver, vous pouvez deviner. D'accord, ouais. Donc, euh, ouais, toi, tu vas pas balancer ton blast comme ça parce Nada. que il euh, y a des. Euh, voilà, vrai, ça. Euh, ça peut être dangereux, entre guillemets, vis-à-vis -vis de la marée chaussée, c'est ça, Ben. Hein. Vis-à-vis -vis des flics Non vis-à-vis -vis de tout le monde même enfin, On prend pas de risque On est parano comme on dit Comme j'ai dit tout à l'heure ouais, ouais ouais ouais On est un... parano jusqu'au bout T'as bien raison T'as bien raison Il faut On est jamais trop prudent L'homme malin voit le moelle Venir ah, de raison, loin ça doit être mon toi. Ouais. <rire> C'est beau ça Merci tonton Drex <rire> <rire> Et que, En tout cas, ouais, bah, voilà, ça fait plaisir de, justement d'avoir l'occasion de parler de trucs d'art de, de, de, de la rue. Tu, quoi, tu le qualifierais ça comme un art de rue, toi, la jonglerie, Max Art de rue ou art de cirque mmh. moi bah, je, Art de rue, art de cirque, je, tu, tu qualifierais ça comment, toi ouais, Je suis -être plus être dans l'art de rue que de l'art de cirque. Autant j'adore ça, mais je préfère faire ça dans la rue que dans un cirque personnellement. Oui, hein, oui, C'est oui, mon avis personnel. Ah, mais alors là, attention, il n'y a mais pas de... Mais je vois ça plus comme un art de rue parce que j'adore aussi allier ça à la musique. Ouais, ouais, bien sûr ouais. Donc la musique, pff, par des musiques de cirque, je veux dire euh, Je suis pas très fan, je suis plus fan pour la performance que pour le côté artistique dans le cirque D'accord, ouais. Ouais, ouais Donc euh, qu qu'est-ce que toi tu, tu rajouterais, tu mettrais quoi plus comme musique toi pour agrémenter un peu euh, si, tu, si tu devais jongler <rire> de la bonne techno, de la bonne techno des familles Après, Allemand, ça préjudice. fait un peu ça peut dire ça, ça non, fait un peu bavot mais de la, la bonne techno, de on va dire de, de, de la, musique la musique rythmée, de la musique rythmée, de la musique rythmée pour être euh, fluide avec les mouvements, tranquillement, ouais, quoi. la bonne techno quoi, tranquillement, un tranquillement. cercle de tapeurs juste à ta droite, non, que tu vas finir par ressortir si ça continue <rire> En tout cas, ben voilà. Messieurs, dames, on va refaire une petite pause parce que ben, vous connaissez notre musique. propension ineffable et incommensurable à être feignant et à vouloir grappiller sur les pauses. Eh ben écoutez, messieurs, dames, on va vous laisser en musique. On va aller par contre, euh, on va prendre un peu le, le Concorde. On va partir outre-Atlantique, ladies and gentlemen. Qu'est-ce qu'il nous a fait Qu'est-ce qu'il nous a fait Qu'est-ce qu'il vient de faire C'est le bordel en studio, c'est le bordel. C'est les invités oh. surprises. C'est les invités surprises. Ça sort les tongs et les crocs, on pas ce qui se passe là. C'est les invités surprises. Qu'est-ce qu que. Ah, On a un petit souci indépendant de notre volonté, messieurs, dames. Petit souci indépendant de notre volonté. Qu'est-ce que c'est que ces, ces conneries? Alors, on va vous laisser donc avec un morceau de Onyx, euh, sur un, sorti euh, sur l'album euh, Bagda Fuck Up. Hein, je le prononce bien correctement à l'américaine. Bagda Fuck Up, okay. sorti en 1995, okay. sur East Coast Quiz, euh, Queen euh, Record. <rire> Et euh, donc, euh, l'album Bagda Fuck Up donc, de Onyx. Et on enchaîne juste après avec un morceau de euh, D-Onyx. Aussi, on reste, on reste chez les euh, chez les Quinry. Avec Onyx effectivement on vous laisse avec le morceau euh, le morceau Rough Radio Rough Radio Donc on envoie la musique tout de suite messieurs dames vous restez connectés Vous êtes sur le 107.0 c'est la radio qu'il te faut oh check ça yeah. Back the fuck up, move back motherfuckers The Onyx is here Back the fuck up, just back the fuck up Move back motherfuckers The Onyx is here Back the fuck up, you better back the fuck up Move back motherfuckers The Onyx is here Back the fuck up, back the fuck up Back the fuck up, back the fuck up Back the fuck up, you better back the fuck up Move back motherfuckers The Onyx is here Back the fuck up, back the fuck up Onyx is here. Uh. Yeah. I smell pussy. I smell pussy. I smell pussy. talking, slick talking, smack a nigga call him a bitch and keep walking Niggas is pussy, on half of y'all niggas is fake dogs, so please don't push him If he was in jail, you'd be in the pool playing under man pressure Leaving up on the stretcher, nigga I'm gonna test you, try your head After they carry you out, I'm gonna tie your head If your cats ain't built like, get killed like, blood gets built like, a nigga Yeah. Fuck a nigga with, fuck we man. on the same boys, just the darn niggas on, oh. let's get it on You know how we go, nigga, bring the noise yeah, I don't wanna fuck with them boys Come on, dog, put away them toys Cause I'ma put in a clip and you'll get jaws You know how we go, nigga, bring the noise yeah, I don't wanna fuck with them boys uh. Come on, dog, put away them toys Cause I'ma put in a clip and you'll get jaws yeah, How many cats he bought with him? I'ma split them hair, raise them my back, get low and hit them uh, uh, Stop it There in his tracks, what? knowing damn well you ain't mean what you said, no ass. Dog don't know nothing but bust that nigga. Dog don't know nothing but fuck that nigga. Uh, dog, don't but fuck that nigga. Uh, dog don't know nothing but suck my dick. When it comes to what happened, dog don't know shit. I in one night, yeah. I pop two pins in one fight, yeah. two ears in one light, alright, alright, that's what it is, follow, too many dick by niggas wanna swallow, follow the man to them, and get popped with your man to them, that's what uh -huh. I'm handing them, uh -huh. it's hot things, got things, hot things, things, drop things, drop things. Yeah. hook a nigga like a hot things, yeah. you know how we go, nigga bring the noise, I don't wanna fuck with them boys, come on dog. put away them Get my dirt, earl thorough, put in work till it hurt. I seen less pussy in a strip club, fucking with y'all niggas. That means all y'all niggas. Y'all cats don't know what Rufus means. We'll be able to survive the truth I've seen. Cats wouldn't be alive if you was on my team. With the truth in the right is rough, yeah mean? Bang! Somebody getting stuck back up the truck, uh, Trump, uh, jump right the fuck out on niggas, empty the five out on pop, niggas. Pop, pop. Hush, motherfuckers, don't you cry. Dog, go oh, make sure that you die. Point blank range, so the slug go through. Then I'ma hit your crib and pop your family too, nigga. You know how we roll, nigga. Bring the noise. I don't wanna fuck with them boys. Come on, dog, put away them toys, cause I'ma. gonna fuck with them boys Come on Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, uh, hey Vous êtes toujours avec nous sur uh, le 107.0, vous êtes toujours en notre Bouf compagnie. On est là pour faire du sale, on est là tous ensemble ce soir sur le 107.0, 107 vous êtes... 107.0 <rire> Vous êtes sur... Kimoso okay, Exactly Boy La big on la big on la big on la big on the, big on the, big on big big big big big Vous êtes sur la, 107.0, sur la big antenne, mesdames et messieurs, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On venait de vous laisser quelques instants avec donc du gros son US, comme on kiffe bien, à l'ancienne, bien old school, avec donc Onyx, les, le groupe Onyx qui nous vient directement donc, des, des States, et euh, suivi par DMX avec le morceau Grand Champ et le, avec le, le morceau Grand Champ sur l'album éponyme, sur l'album donc du même nom, Grand champion, euh, entre guillemets, de nos amis DMX. Donc, on est toujours là en cabine avec euh, donc Ben qui continue à tracer, les mains sales, les mains sales, pleines de peinture. On a fini les euh, tags, on passe au lettrage. On passe au lettrage, oui, effectivement, on passe au lettrage. <rire> là, on est en train de faire du stickers. Oui, on est en train de faire euh, du stickers. Donc, euh, ça y va tranquillement, ça y va certainement. En tout cas, on on, on, on, on, on, on, y, on est là on est là pour ça, on est là dans la place. On est là dans la place. Bien sûr. Euh, Euh, tant qu'on est là, on fait un petit coup de pub, Drex, Drex il paraîtrait, tu fais quoi samedi soir Samedi soir, bah je crois que je joue au Massalia avec mon équipe, le fond du crew. Mmh. malheureusement il n'y aura pas LFG, la fin de gâchette, euh, il est avec sa, avec sa famille, mais on pense fort à lui, on fort à lui mais on va quand que... même déchaîner tout ça et le de... représenter. Le, le fond du quoi le fond du de, de la cave je crois le, le fond du trou non, le, fond du non, le, fond du crou, le fond du putain de trou le fond du putain de dans tes oreilles le fond du putain de trou samedi soir à l'éco quartier cru. près du putain de biomonde, si t'achètes si t achètes des, des bons produits bio tu connais Donc n'hésitez pas à venir, c'est samedi soir. C'est samedi soir euh, à, à Ramiremont. Euh, concert c'est gratuit, en plus de ça au Massalia. On sera en compagnie de nos amis euh, bah, Ted et Smoka euh, qui seront là. Ils seront là. Ils seront là. They wow. will be there. They will Merde. be there ils seront là, dans cette merde, pour foutre le bordel, tranquillement, euh, oh, donc c'est gratuit, euh, c'est gratuit, et il euh, y aura en plus des petits trucs à grignoter, euh, en plus de ça, dans, dans ce petit bar, donc ça promet d'être une, une soirée assez sympathique, bien, tu bien penses bien pas mon petit vrai ça va ça. dévorer du rap, ça, ça va, va bien, dévorer des vrai. croque monsieur, ou je sais pas quoi, mais t'inquiète, ça va dévorer. T'inquiète, ça va dévorer, ça va dévorer, ça devrait bien se passer, effectivement, ça devrait bien se passer. Les gars, est-ce que euh, après avoir passé un peu de, un peu de son, euh, son requin, vous voulez retourner en France ou alors Bien vous sûr. préférez rester euh, au requin Bah, perso, je suis nationaliste, je vote Le Pen. Alors, euh... tu, tu vas ressortir encore une troisième fois, <rire> c'est malheureux, c'est malheureux. Hein. Non, on n'est pas, bien évidemment, bien, messieurs, dames, c'est important. On, non, une occasion, on aura peut-être l'occasion, ce serait sympa de faire une, une émission sur le second, troisième, quatrième ou cent millième degré sur la dérision, l'ironie, euh, le l'humour caustique et le racisme ordinaire. D'ailleurs, je donne des colloques là-dessus si ça vous intéresse. Non, mais si on pouvait repartir sur du rap français, on voir repartir... euh, faire notre propre promo, euh, ce serait plutôt pas mal. Bah eh écoute, si t'as des sons à nous proposer, Drex, tu sais très bien que t'es la bienvenue. Hein. Carrément, tu sais... carrément. Si t'as des, des sons de merde je... à nous passer, euh... je pense qu'on peut essayer de lancer un petit. Euh, un petit interview, sel ou poivre, en préparant le bordel, je pense. Ah, ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. On va voir alors... ce que Benoît préfère entre. Ouais, alors. Euh, les gars. Benoît, aussi, Max, ça. interview sel ou poivre, plutôt sel ou plutôt poivre, on est d'accord, on est d'accord, donc euh, vous là, connaissez peut-être le principe de l'émission les gars, euh, le principe de, de, de, de, cette, de cette petite connerie, c'est l'interview sel ou poivre, donc effectivement euh, vous êtes plutôt 1-1 un, un, ou plutôt 1-1 un, un. D'accord. Et pourquoi C'est un, euh, un peu le, le, le but de, de l'interview une ouais. Sel ou poivre. <rire> Alors, plutôt fromage ou dessert, les gars Parce qu'on commence à avoir On faim avec ces conneries. Fromage. Donc euh, fromage. Voilà, ah, ah, ah, déjà vous avez deux points. Ouais, euh, deux points gagnants. Plutôt grave ou plutôt tag mmh. <rire> Elle est belle. Euh... Euh, je le laisse répondre avant moi. Plutôt, grave, plutôt tag Non, je veux dire plutôt grave. Tu passes maintenant comme il disait du temps. Du Temps sur mes stickers, ça les dessinait, mais j'ai un grand amour pour le marqueur et les tags. Donc, plutôt, euh, voilà, plutôt grave. grave quand même. Plutôt, plutôt grave. grave, plutôt grave. Elle est belle. Et toi euh... J'aime bien ouais, les ouais. deux, mais je dirais plus. <coughs> Grapho aussi. Plutôt grave aussi, plutôt grave aussi. Ouais. Ok, ok. Euh, plutôt vacances au ski ou à la, à la, à la mer ou à la montagne À la montagne. Je suis bougien. Oh, ah montagne. bon Ah, d'accord. À, à la, la montagne. Mer. À la mer pour changer. À la mer pour changer un peu de à changement. La mer pour changer un peu. Plutôt de changement. Plutôt à chanson. Euh. Chanson. Question qui a son importance, messieurs. Plutôt. Amer ou piquant Ça a son importance, ne rigolez pas. Ne rigolez pas. On peut prendre bonus piquant citron. Ah, t'as le droit au bonus, le droit au au bonus. Au bonus bonus piquant citron. Ah moi piquon, un bon piquon. bonus euh, piquon. Qu'est-ce ouais. que j'ai commandé avant de venir Qu'est-ce que j'ai commandé avant de venir Oui c'est pas faux effectivement. C'est pas faux, c'est pas, pas faux piquant bien frais. Un voilà. piquon bien frais, ça c'est important. important, Pas de pub mais moi je tiens ma chouffe. <rire> oui bah remarque, euh, oui c'est une que marque que aussi, la madelon en Maglo André, chouffe. OK, OK. Allez, hey, les gars, moi je vous propose de plutôt passer euh, à mon avis à quelque chose d'un peu plus posé, d'un peu plus réfléchi. Il va être l'heure de passer au Et maintenant, l'heure du portrait chinois. <rire> Ne rigole pas, il y a un budget, un vrai budget derrière <rire> les jingles, Max, s'il te plaît. C'est incroyable, euh... toujours mettre une. Oui, c'est bon, <rire> euh, 1500 balles pour un jingle, écoute, Drex, je t'ai dit que je te paierai en plusieurs fois quand même. C'est les tarots, gros, c'est les tarots. C'est les tarots, effectivement. Faut rentabilisé, il faut le dire. À mon avis, chez Skyrock, ça doit être le prix. Hein. À mon avis, le portrait chinois. De... Oui, pardon. Pas la concurrence, pas la concurrence. On va encore avoir des problèmes avec leurs avocats. Effectivement. Euh, donc le principe euh, du portrait chinois, hein, euh, sans aucune connotation, bien évidemment. Hein. Je n'ai pas de problème avec Harlem Désir, moi. Euh, euh, si vous êtes plutôt, euh, si vous étiez telle chose, vous seriez. Euh, okay. Vous sauriez ça ou ça Ok, okay. je crois que mm -hmm. j'ai compris. Ouais. Vous sauriez ça ou ça euh, Alors, ça si vous étiez... Y a, y a, qui est-ce qui a un téléphone qui vibre ici Il y a des sourds, vous avez de la merde dans les oreilles, mais vous me coupez ce putain de téléphone où il passe par la fenêtre. Moi, je vous l'avais dit. C'est pas moi. Si, moi, moi non plus Ah bah, bah, bah nous c'est comme ça, c'est comme ça, moi ça sera par la fenêtre, hein. ça sera par la fenêtre, hein. sans aucune sommation. Si pas... même ça se trouve, euh, c'est le président qui a oublié son truc sur la table, je là sais pas. là là là là, quand je parle de faire des fouilles à l'entrée, moi c'est pas pour rien. <rire> Une petite boîte pas... en carton. Bah tout voilà, monde ouais, comme en faire prison, faire comme en prison, comme quand tu vas faire les frères oh. au parloir en fait, tu vois. Ou comme en colo. Ou en colo. Ou en colo, tout simplement, tout simplement. Euh, donc euh, les gars, si vous étiez un pays, vous seriez... Amsterdam! Voilà, <rire> voilà. et, et alors là, ils ne se sont pas concertés, les Il y en a un, un est qui ça. est plus fonce des comptes, on dirait bien! Ils ne se sont pas concertés, c'est ça qui est formidable, c'est sans filer! Oh non, non, ils nous ont pris sur le fait avec le Poivre et le portrait chinois! Oui, oui, oui, c'est pour ça! pas au courant! En fait. Si vous étiez une couleur. Oh. Ah! Le vert! Le vert! Oh, Moi, je voulais dire vrai. du vert, mais je voulais plus pousser. Euh... Au oh, bleu ciel, Au... Oh, comment qu'on a bleu vert ah. Verdeau pardon d'eau. d'eau, ouais d'eau. Ah. Ouais, si je veux pousser mes ça, ça reste un verre quand même Effectivement ouais, Donc, ouais, les, les, Ils ne se sont pas concertés hein, Comme quoi C'est des pratiques marginales Qui engendrent des gens Des gens marginales On dirait hein, quand même hein, On dirait bien Si vous étiez Un super héros Alors là, là, là, là je dis quand même, là, là, euh, j'ai vu, j'ai l'impression qu'effectivement avec des Asperger, donc il y en a un qui est en train de dessiner, l'autre qui est en train de découper, je sais pas quoi. <rire> euh, il, si les mecs ils sont tellement concentrés, vous pouvez non, pas non, imaginer messieurs-dames. Non, messieurs -dames, non, non, mais euh, super-héros, euh, je m'y connais pas vraiment, ouais, super-héros, ouais. tout ce qui est Marvel et tout, mais ah. du coup, euh, je, dirais, euh, je dirais Rizot, du coup c'est un, un de mes graffeurs préférés, et voilà, pour moi c'est un de mes super-héros, donc euh, soyons fous. Oula On parle de portable, mais en fait, c'est notre... Oui, mais il n'y a que moi qui entends. Tout marrant. le monde est à côté, mais ils ont de la merde dans les oreilles. Ouais, ça. Euh, ils ont de la merde dans les oreilles. Euh, si vous étiez... Une dernière de ce portrait chinois. Si vous étiez, messieurs, dames, attention. Si vous étiez un instrument de musique. Une harpe. <rire> ça ne sert à rien, ça coûte cher, on s'en fout. C'est quoi, une harpe Un triangle. Une harpe et un triangle. Une harpe et un triangle, non mais euh, ça reste cohérent avec le reste de l'interview <rire> voilà. Jusqu'au euh, jusqu bout Jusqu'au bout, effectivement, effectivement On va faire une petite pause musicale messieurs dames C'est bien une harpe non Avec l'ami procès joli. Avec l'ami, euh, non, Drex t'avais prévu quoi toi Avec l'ami procès le triangle. On va <rire> faire une petite pause euh, musicale effectivement avec... Euh, Avec, euh, bah oui, on va faire un peu d'autres promotions, si vous voulez venir nous voir vendredi, euh, samedi soir, messieurs-dames, si vous voulez venir nous voir samedi soir, euh, on va vous mettre un petit morceau, deux petits morceaux de notre, euh, de notre cru, si vous le voulez bien, et puis de toute façon vous n'avez pas trop autre mot à dire, vous changez station, quoi qu'il en soit. Euh, Drex nous a concocté un morceau, euh, donc deux morceaux, pleure pas, euh, pleure pas sur une prod de notre ami, euh, de notre ami, euh, donc, euh, ni que et euh, que de la haine, c'est bien ça Drex hein Que Exactement. De la haine. Exactement. On va vous laisser donc avec ça, messieurs, dames. Pleure pas euh, que de la haine. Ça va bien se passer. On est en musique. On est là pour passer du bon temps, bien évidemment. Et faire en sorte que ça se passe dans le meilleur des mondes. Attention, Drex, tu es prêt à nous envoyer la sauce C'est parti, parti. On reste connecté yeah. en avant la musique. Oh, yeah. Ah. Pleure quoi, j'ai pas sorti l'arme de l'étui, Sur, froide à l'intérieur, tout est embouillis, les larmes, ça se suit, le temps efface, ses cicatrices, la rage va, puis c'est systématique, Biax, à la dérive, au flow aromatique, bah ouais, j'raconte pas Yves, le prendre la tête de Rome m'attire, balancer une tape, où il m'a dit, tous se dans la voiture, le chip me prête, l'alcool magique, à cesse de haine, une prod magique, B comme Nick and Ted et toute l'équipe, ni que ni tête, ni je ni mets, X ce qui traite Mes deux soupettes entre deux verres, cap, de Morgan, check, check, trois heures plus tard, charge de mon aide, fire, je finis poupette ouais. J'ai un bouffon, pas comme au verre, la duvel me martèle D'où sera le réveil, ça fait la fête, même sans oseille Pas Jack Daniel, homie elle passe, le stick la rappelle Mais du stick, pas du corneille, baisse pas mon slip, va pas pour ken J'te laisse ma mère pas, si tout pas en testicule, gesticule Pleure pas, c'est la nuit des funambules, ridicule Pleure pas, si tout pas en testicule, gesticule Pleure pas, c'est la nuit des funambules, ridicule J'arrive comme un nuage couvrant truc repartant tranquillement Rien ne passe dans les mailles de mon mental Jamais me sens vivant, j'aurais jamais met Vévo, occupant de ta vulve, tu pulsemme, ça pulse, veux plus de ce truc. T'as intérêt d'avoir feint dans tes oreilles, on braille. Y'a kilomètre chat, ou l'un, de trois vers, c'est faux. funky dans le flow, gentiment beurreau. En puissant le cachet, grandissant ce bourger. Grandissant ce corps pour m'en séparer, mal séparer. Paf, d'ici tap, j'ai feinté la tous C'est pas des que j'ai éjectées. J'ai jarté hors de mon véhicule, j'ai pas jacté dans le vestibule, tout est parti en testicule. Tout est parti en testicule, ah. tout est parti en testicule. Ah. Testicule! Pleure pas si tout part en testicule, gesticule. Dors pas, c'est la nuit des funambules ridicules. Pleure pas si tout part en testicule, gesticule. Dors pas, c'est la nuit des funambules ridicule. <musique> Chaud rester calme, sauf des fois quand je suis béni Sinon je suis dans le déni Je m'oublie je Très vite 21 ni le vide béni Pas d'organe. Pas le délice de respire du vrai kiff très trickli Gramorgane J'ai un clone Hystérique Je mets pas de gone Je le à toute vitesse 10 millions de joules et les flics Tous les jours une flaque Gardez prends les cheveux, me flanque Je suis à côté de la plaque C'est dans ma Je dois toujours être stimulé, enculé, enculé Sinon mon corps ou mon âme se barre Et peux je peux pas, pas simuler J'peux être plus consimulé Je m'en tape de ta sale moula Je veux juste assez pour vivre Puis inhaler sur le calumet Parfois simulé Aucun besoin de discuter Je vais si je discutais j'finirais par pas me disputer Proche d'un cimetière Moi du mal à être maître Mais moi pas au cimetière Je veux voir le véhicule Ah. Pas, envie, pas, envie, pas envie, de vivre ensemble à peu pas de paix sociale sur le ton qu'on descend d'une table provinciale est ouais, ça joue les philanthropes désintéressés oh, ils se branlent sur les inroques pitié j'en ai assez pète les terres c'est social crèche ou au moins des héritiers Tous ces nobles et ces bourgeois C'est barbelu, c'est planqué J'crois qu'en temps d'occupation Tous ces porcs m'auraient livré Où est-ce boîte Et je parle pas Mais qui donc m'a éduqué Daltonia en monochrome trite époque contour mort L'arc-en-ciel paraît bien fade La palette me semble pire Ce se reste-là de fruit du diable Achange qui dans ma dentaire Leur beau bon sourire de façade Cache au fond des cœurs problèmes Tous les regards se font vague comme Parmi le problème, aujourd'hui les esprits libres C'est à tort qu'on les enferme Où est son 7 fois sur la table Le même bouquet de tête J'ai bon fouiller mon cartable Je n'y trouve que de la haine Et toujours cette terre affable Et toujours cette même rengaine Y'a des guitares sur la plage Et des gros beats qui t'entraînent Y'a des guitares sur la plage Et des gros beats qui t'entraînent J'pense que j'préfère la crémation J'pense face au pouvoir de la création J'prends ce truc et après création Mange pas de la merde, réaction, crémafion Que ces sales qu'ont crévation C'est profanateur de liberté, contrôle de la prestation C'est dur sans mes dur. Heureusement pour moi J'ai au moins des passions Zasik sans modération Quelques gros maux gains d'façon Si ça semble un mauvais carton Le prend pas man, fais pas le con. Dans 10 ans, je j'me vois soit mort Soit dans un Aziz ou Barbie Tu riges ma bite, tu vis Mais j'aime pas trop quand ça dévie La tête dans l'satellite Hein Oh Et eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, vous êtes toujours avec nous sur la Big Antenne Vous êtes toujours sur le 107.0 Vous êtes sur Radio Game Oso On reste connecté, on vient de vous salir les oreilles Une petite fois encore messieurs dames Avec un son de notre, deux sons de notre concoction euh, Mon petit Drex avec, euh, donc, euh, Qui est sorti sur, sur l'album euh, notre album euh, Le fond du crew On fait un peu d'autopromotion. certains diront qu'on se branle Bah ma foi c'est notre émission On fait ce qu'on veut, hein, à la rigueur euh, moi, euh, On fait ce qu'on veut euh, Donc euh, n'hésitez pas à venir nous voir un peu Euh, venez nous voir samedi soir euh, au concert euh, samedi soir au Massalia, au bar Le Massalia à léco à Remiermont et euh, voilà c'est un concert gratuit en plus de ça donc n'hésitez pas à venir, faire, à venir soutenir un peu euh, le hip-hop le hip-hop hip local la scène locale c'est important hein, -ce, je pense que tu es d'accord mon petit Drex je suis complètement d'accord avec toi oui. ah, c'est important, c'est important euh, faut que tu te mettes sur le micro là Drex sinon on t'entendra pas Non, ce n'est pas le bon. Non, pas le bon. Euh, donc, euh, voilà, c'est important de, de venir soutenir des, euh, des initiatives locales, euh, des initiatives gratuites en plus de cela. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses, euh, messieurs, dames. On va. Euh, bah, de toute façon, malheureusement, le temps passe et passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé. Hein, qui aurait pu s'imaginer que les choses seraient si vite écoulées Ça, euh, on a le droit de se poser la question. Mmh. Il va peut-être être, être l'heure, euh, ma foi, monsieur l'homme, de faire un petit tour. Euh, vous avez peut-être euh, un petit big up à faire, en tout cas, éventuellement, euh, un petit, un petit big sûr, up à faire. Bien sûr, bien sûr. Alors, Ben, euh, à qui tu veux tu voudrais faire un petit big up avant de partir Je vais faire un big up, euh, je vais faire un gros big up à mon crew, déjà. Le crew du Grand Est, ils sauront, ils se reconnaîtront à tous mes gars, comme on dit. <rire> non, non. Euh, Euh, un gros big up à mon sauce Tatos. Pareil, elle se reconnaîtra. C'est mon sauce, mais c'est elle quand même. Euh, un big up à vous, un big up à la, à la big antenne, à toi, Big V, à Kendamax, à Drex, à tous ceux qui étaient là, au président. Merci de l'invite, ça fait toujours plaisir. Ah, bah ça fait chaud au cœur, ça fait euh, chaud au cœur. Même si. Vous me verrez forcément un jour vous l'autre dans la ville. Sans savoir que c'est WAM. Ah, voilà. Un peu comme Batman. C'est un justifié de l'ombre. Un <rire> justifié dire... de l'ombre. Eh, c'est bon des couleurs. Mais par contre, vous abîmez, vous amusez pas à recouvrir ces tags ou il vous en cuira, je crois. Ouais, oh, c'est bon, ça arrivait arrivé une fois. Sur ouais, un malentendu, voilà. <rire> L'affront a été effacé depuis, recouvert. L'affront a été efficace. <rire> la vengeance, ouais, ouais, ouais. la vendetta. La vendetta. Et toi, Max, alors un petit. Euh... Euh, un petit un big up à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Donc, euh, je vois les compteurs, donc euh, 12 427 627 auditeurs. Ah, j'aurais su, j'aurais, ah, pas parlé. Ouais, j'aurais peut-être préparé plus. <coughs> ah, ah non, mais c'est normal, c'est normal. Non, ça. Un big up à Tatos aussi. Un big up à Miyagi et John qui n'étaient pas là ce soir. Bah quand même, ouais, normal, euh... normal. Ah, tous beau. ceux qui sont là aussi. Ah c'est beau, ça fait chaud au cœur. Et toi Drex t'as un petit big up à passer Bon, big up à, à Big V, à Angèle, à, et à tout le monde quoi, et aux créateurs de, de la bière. Merci Drex euh... c'est bon hein, Je ça, sais pas si ça vaut le coup de leur faire ressortir, on a bientôt fini, mais enfin bon. Bah, dans l'idée ça manquait, ça méritait aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Moi je mettais un petit big up, euh, je suis sûr à mes parents qui, qui nous écoutent, à euh, mon papa et ma maman, mais à mes frangins aussi. Euh, un big up, bah, un big up euh, à Yoann qui nous écoute aussi, euh, qui nous écoute aussi là sur Épinal de 88. 8. Un petit big up peut-être ça se trouve il nous écoute aussi, yo, yo. Euh, ils nous écoutent petit aussi euh, peut-être aussi euh, c'est du Géléon, là qui nous ont invités à faire croquer un petit featuring avec eux là, eh les oui, potes, les les potes de la des de Pinaud aussi. Le petit feat dont ouais, on ne ouais. révélera pas le titre mais qui sera bien lourd et restez bien. Ouais restez bien connecté parce que ça va être sale aussi ça le, le petit feat euh, qu'ils nous ont préparé. C'est rose fluo c'est ça. <rire> <rire> c'est ça, ça. ça vous non vous non mais bien, euh, noir macabre noir macabre c'est ça noir absolu noir absolu. Non mais Big Up en tout cas à eux, et puis bah, big, up, euh, big Up à tête, Big Up aux infréquençables, à tous ceux d'infréquençables euh, qui sont pas là et à qui, à qui on Big Up, et euh, Big Up aussi bah, tout simplement à ceux qui font vivre le hip-hop vosgiens le hip-hop hip va, hip lorrain, le hip-hop du Grand Est, les euh, avant tout je dirais le hip-hop indépendant, la musique indépendante, la musique libre, et euh, la musique, euh, la musique euh, qui ne se pas. La musique, euh, la musique libre, oui voilà, exactement, la musique libre et qui ne fait, de... fait pas de courbettes ni drones de, de jambes. En parlant de ça, on va vous laisser messieurs dames avec un dernier morceau de notre cru aussi. On va vous laisser euh, avec un dernier morceau du fond du crew, on, on continue la pignolette et l'onanisme intellectuel jusqu'au bout avec euh, nos amis euh, c'est euh, John Lafingachette Gachette et Miyagi hein, sur le morceau. Sur le morceau Dans nos rues. Dans nos rues, il y a plus de vieux que de kiss-dé. Remix by Drex, effectivement. Donc, n'hésitez pas, messieurs, dames, à venir nous soutenir. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission en compagnie de notre ami Procès, probablement, à qui on fait un gros big up aussi. Gros big up à lui. Et voilà, on reste connecté. C'était la big antenne. Vous étiez sur le 107.0, vous étiez connecté sur la station qu'il vous faut. Drex balance la sauce. Cassage de nuque. Ja. Y'a plus de vieux que de kissdé. Mais quand ça frappe à la porte, on se demande toujours qui c'est. Dans nos rues, y'a plus de vieux que de kissdé. Mais quand ça frappe à la porte, on se demande toujours qui c'est. des <t 'un t 'un> boires, j'arrive doucement à la trentaine. Avec Nax, on est clairement pas là pour faire dans la dentelle. Un tas de choses à dire, on écrit des 16 par centaine. Pendant que tu kiffes notre rap, il y en a d'autres qui s'en plaignent. <'un> Trop à l'ancienne, je suis resté bloqué Je veux voir bouger vos têtes, que vos nuques soient disloqués. Par ici, y'a plus de beatmakers que des 10 choqués. J'te Avec le cœur disant que j'en merde Ceux qui se moquent regarde uh -uh. moi j'ai bien changé avec les années Le tabac, pas le sous les yeux Tu diras que je me laisse aller Mais j'en ai ras le cul d'être à poil elle et fait salaire Me tuer au tard Pour qu'à la fin du mois il y a une baisse de salaire En inceste Je ne pourrai jamais tout raconter Mes peur est de savoir si j'arriverai à toutes les affronter Le fond du crew La classe D s'effrontée On vit dans un trou pas une tour qui me trouve Eh hey, je suis bleu comme elle Genre Entre mes gosses soirée calme et brind Du shit dans les sockets, que de la tisse dans l'estomac, je traîne mes savates sur le goudron Frangin, c'est les guignols qui se déguisent, pas besoin pas nous pour être quelqu'un bien loin, des strains et paillettes Kama, fais qu'à fou plutôt déquisses qui quittent pour rien, je regarde ce monde tirant sur mon cul Ça fait peur, plus personne partage son pain Depuis petit mois je suis traumate, suite au décès du daron je paf Des balaves je me relève j'prends prends du galon Je me balade droit au bord des lèvres Je fume la proue d'un canon Je rêve de vivre mes rêves Y'a qu'avec eux que je m'élève Mais c'est pas la pince Si quand je tourne le dos tu me la mets J'appuie sur la gâchette Y'a plus de vieux cut qui se dé Mais quand ça frappe à la porte On se demande toujours qui c'est Y'a plus de vieux cut qui se d mais quand ça frappe à la porte On se demande toujours qui c'est Y'a plus de vieux cut qui se a plus de vieux cut qui se y Y'a plus de vieux cuts qui se l'air que Mais quand ça frappe à la porte maar quand ça fera pas la, la, oh, la demande toujours, de toujours, de de de toujours qui se port, toujours qui se port, de toujours qui se demande toujours qui se port, demande toujours qui qui se Il y a plus de vieux que de mais quand ça fera pas la porte, on se demande toujours qui c'est. Dans nos rues, il y a plus de vieux que de mais quand ça frappe à la porte, on se demande toujours qui c'est. Dans nos rues, plus de vieux que de mais quand ça frappe pas la porte, se Dans il y a plus de vieux que de mais quand ça frappe pas la porte, on se demande toujours qui Dans nos y a plus de vieux que de mais quand ça porte, y a plus de vieux que de kistons, mais il rue, y a plus de vieux que de kistons, mais quand ça frappe pas maar wat dat fout, wat dat nou toujours Thank hey. Vous étiez sur le 107.0 avec euh, tous les auditeurs des glingots du 107.0 messieurs dames. Avec tous nos auditeurs des glingos. On espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. On vous retrouve dans un petit mois, moins d'un petit mois, euh, pour une nouvelle émission Haute en couleur, on l'espère. Restez connectés avec nous.